وَنْقِبْلَا пресente le monothéisme en islam بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد اخواني في الله عز وجل شاف خير bienvenue à une nouvelle séance de notre série sur le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala les études sur le monothéisme en islam et on avait parlé du sens du monothéisme dans la religion d'Allah azza wa jal du sens de ashirk qui est le contraire de, du monothéisme ça veut dire le polythéisme on a parlé du danger de shirk dans la religion d'Allah On a déjà parlé de certaines versions et certaines formes de shirk qui pourraient exister ou bien qui existent fréquemment dans certains contextes comme la vénération des tombes, comme euh, l'importance excessive accordée aux personnes qui sont pieuses ou bien qu'on pense être pieuses et ainsi de suite. Et même euh, l'amour excessif que quelqu'un accorderait au prophète, alayhi sallat wa sallam, de sorte à lui accorder des attributs de divinité qui sont exclusifs à Allah subhanahu wa ta'ala. Commençons avec euh, une réponse ici, une réplique à une choubha que quelqu'un pourrait avoir, quelqu'un pourrait utiliser comme principe de départ de nous dire que n'est-ce pas que ça c'est la meilleure oumma de ce fait c'est la oumma du prophète c'est la oumma de at-tawhid Et de ce fait, on ne peut pas imaginer que cette Ummah, elle va tomber dans le shirk billahi subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un argument que certains utilisent pour nous dire que vu que c'est la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, c'est la Ummah de Al-Qur'an, on n'a pas à craindre le shirk pour cette Ummah. Et c'est pas important de parler de shirk une fois que les gens sont entrés dans l'islam. Et on va, jalla, jal, à travers quelques textes, même s'il en existe beaucoup plus, on va couvrir la réponse à cela en démontrant que même la ummah du prophète en tant qu'individu, en tant que membre pas la ummah dans son ensemble mais en tant que membre, en tant que tel et eh bien ils ne sont pas immunisés pleinement contre le shirk dans la réalité il y a des gens ou des groupes de la ummah du prophète qui pourraient faire ou qui vont commettre le shirk subhanahuwa Té et si c'est important de comprendre la la différence entre le char et entre le qada la volonté d'Allah qui est reliée à la religion d'Allah et la volonté d'Allah subhanahu wa taala qui est dans le qada la volonté d'Allah qui est dans sa religion ce que Allah il veut pour sa umma c'est que elle ne commette pas de shirk dans les faits est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont commettre le shirk oui Ce que Allah Azza wa Jal, il veut pour cette Ummah, c'est qu'elle fasse la salat, qu'elle suive Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il va y avoir des gens de cette Ummah qui ne font pas la salat, qui désobéissent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Oui. Donc ici, ne pas confondre les deux, ne pas les mettre ensemble. Donc, comme on l'a dit, de un, il y a des, il y a des gens qui disent que celui qui dit la ilaha illa Allah alors il est mouhad et on peut pas imaginer qu'un mouhad va faire le shirk celui qui dit la ilaha illa Allah c'est contraire au shirk donc il va pas faire le shirk ça c'est faux comme on va le démontrer il y a aussi une chouba qui est reliée au hadith de sahih mouslim hadith authentique dans lequel le prophète sallalahu alayhi wasallam il a dit inna ash-shaytan qad ayisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab wa lakin fi at-tahrish baynahum que le shaytan il a perdu espoir quand l'adore dans jaziratul arab dans la péninsule de l'arabie. Voilà dans tout ce qui reste pour le c'est quoi c'est de créer des conflits de la haine entre les les croyants, entre les musulmans. Donc certains ils vont utiliser ce hadith ici comme argument pour dire regarde, le hadith il est très clair, il a dit que Shaytan il a Il est désespéré. Il ne pense pas qu'un jour il y ait des gens dans la péninsule de l'Arabie qui vont l'adorer. Ça veut dire il va pas y avoir des gens qui vont commettre le shirk. Le danger de cette Ummah, c'est seulement quoi la haine qui pourrait exister entre ces membres-là, les membres de la Ummah de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La réponse à cela, c'est quoi De un, أَنَّا يَأْسَ الشَّيْطَانِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوَقُورِ Le Prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit que le shaytan il est désespéré il ne pense pas qu'il va y avoir des gens de cette Umma ou bien il ne pense pas qu'il va y avoir des gens dans Jaziratul Arab qui vont l'adorer et de ce fait il n'y a pas de shirk mais le shaytan est-ce qu'il connaît le ghayb est-ce qu'il connaît l'invisible non il ne pense pas est-ce que ça veut dire pour autant que ça va pas arriver pas nécessairement comprenez le il ne connaît pas le ghaib mais selon les faits qu'il a devant lui il a vu que Allah Azzawadil, il a envoyé Rasoul Allah sallallahu sallam, avec la risale que le prophète sallallahu sallam, il a enlevé le shirk de jazirat al arab de cette péninsule de l'arabie et de ce fait il pense que il ne sera plus adoré que ce soit lui directement ou à travers les idoles OK c'est ça le sens ici du hadith autre chose aussi C'est que ce, dans ce hadith du prophète, en plus, ça parle de, de Zirat al-Arab. Ça parle de la péninsule de l'Arabie. Ça ne dit pas qu'il va pas y avoir des personnes de la ummah du prophète, qui vont l'adorer. Et une autre chose aussi, c'est que le hadith, oui, est-ce que le shirk va revenir et va s'étendre partout dans l'Arabie Ça, c'est impossible. Après la venue du prophète, que le shirk l'emporte une nouvelle fois sur le tawhid. Comprenez Ça, ça ne va pas arriver. Mais c'est ça ce qui est rejeté dans ce hadith, dans, dans un sens. Mais le shaytan, il n'a pas perdu espoir qu'il y ait des gens qui vont l'adorer dans dans l'Arabie et qui vont commettre le shirk dans l'Arabie. La raison ou bien l'argument même historique, même lors du temps de Rasoulullah sallallahu alaihi wa sallam, même lors du temps de Sahaba, juste après lui, Khulafa Rashidin, Abu Bakr et ainsi de suite, il y a eu l'apostasie, il y a eu des gens dans l'Arabie qui ont quitter l'islam qui sont tombés dans le shirk ainsi de suite et de ce fait, cet argument là ne se tient pas cet argument ne se tient pas c'est pas le sens du hadith en tant que tel c'est pas ce que le hadith en tant que tel il implique Allah Azza wa Jal il nous dit dans sourate al-Nisa a-lam tara ila alladina outu nasibam min al-kitabi yu'minuna bil-jibti wa-t-tahout al-jibtu ainsi que al taghut Allah Azza il nous parle de, de certains des gens du livre « Ahlul Kitab, il croit en l'Egypte, il croit en le « Tarout ». Est-ce que ça c'est des bonnes choses Bien sûr que c'est des mauvaises choses. Mais c'est quoi le sens de Al-Jibt C'est quoi le sens de At-Ta'rut Al Al-Jibt Il va revenir plus tard, InshaAllah Azawajal. Il y a des ulama qui ont dit que Al-Jibt c'est le séhr, la magie. On va parler très bientôt, InshaAllah Azawajal, de la magie de la sorcellerie. Ok, Al-Jibt ici selon certains ulama, c'est le séhr. Selon certains ulama, Al-Jibt c'est El Shaytan, c'est le Shaytan, donc c'est la même chose parce que le Shaytan, c'est la source de la magie, de la sorcellerie de et ainsi de suite. Et Allah azawajal, il dit aussi dans une autre ayet, dans Sourate Al-Kahf, ou bien plutôt dans Sourate Al-Ma'idah, il dit, Subhanahu wa Taala, "Quel".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 al encore une fois le mot ici de al qui va venir plus tard inchallah on va parler de l'Égypte on va parler aussi de al un peu plus en détail mais déjà ça c'est deux concepts qui font partie de quoi de al-kufr de ash-shirk al c'est le la, la magie on va le voir plus tard inchallah c'est c'est quoi c'est une forme de shirk billah azza wa Al-Tarout, la même chose. ok D'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Shahid, ici, qu'est-ce que ces deux ayats, entre autres, elles nous démontrent Elles nous démontrent que dans les nations avant nous, les, nation, les nations des prophètes avant nous, Ahlul Kitab, qu'est-ce qui est arrivé Ils ont commis du shirk. Ok On est d'accord sur cette conclusion OK donc ça c'est une conclusion à garder de côté on aura besoin dans un petit moment inchallah azawajal Allah subhanahu wa ta'ala il a dit aussi dans sourate al-Kahf قال الذين غلبوا على امرهم لن نتخذن عليهم مسجدا dans l'histoire de sourate al-Kahf de l'histoire l'histoire d'ul-Kahf ashabul-Kahf les jeunes les jeunes qui se sont réfugiés dans la dans la dans la grotte ou bien dans la cave OK le, Surah, dans la kahf très très premier l'histoire au tout début, Allah Azza wa il dit qu'après leur mort il y a des gens qui ont pris leur tombe ou bien leur lieu comme un masjid comme un endroit de recueillement et de prière et ainsi de suite Allah Azza wa nous décrit une réalité Allah Azza wa ayat ne justifie pas ce qu'ils ont fait, vous comprenez, ça décrit comment un ce que le gulu est arrivé dans cette dans une telle situation encore une fois c'est une preuve que les nations avant la nation de rasoulullah sallalahu eh alayhi wa sallam et bien qu'ils sont tombés dans la vénération des pieds des des pieux et des personnes qui euh, que eux considèrent comme étant les saints et ainsi de suite alors ça c'est la première Première conclusion à laquelle on arrive. La deuxième conclusion ou bien la deuxième donnée qu'on a et qu'on va mettre la première donnée, la première conclusion avec la deuxième donnée pour sortir avec l'argument final, avec la conclusion finale. Qu'est-ce que le prophète, alayhi salam, il a dit dans le hadith qui est authentique, rapporté par Boukhari et Muslim, un hadith très très connu de Rasulullah sallallahu alayhi La tattabi'unna sanana man kana qablakum » пхذ والقذة بالقذة حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن إلى ديال صلى الله عليه وسلم كوزاليسويفرو وزاليسويفرو ل mism سن السن اسيو بين سن روايتان سي الطريق بين طرق ل mism les mism voies les mism pistes les mism actions Ça veut dire pas à pas des nations avant vous il dit alayhi salatu wassalam hadwa al bi al -quddha. comme al par rapport à al c'est quoi al je ne sais pas s'il y a un mot exact pour ça en français probablement ça doit exister mais je, je ne le connais pas c'est lorsqu'on lorsqu'on conçoit des flèches okay, c'est une flèche qu'on utilise comme les armées les soldats ils, utilisent, ils utilisaient plutôt des flèches là au pied de la flèche le, le côté bas Donc, pas le côté qui est pointu. L'autre côté, on va mettre comme des... Euh, comment on appeler ça des... C'est trouver un mot ici. Des... Des quoi Des marqueurs le mot plus simple, le mot plus simple juste pour décrire décrire la chose, Je cherche pas nécessairement le, le le nom de le kunda, l'équivalent de le c'est comme des euh, c'est pas des cheveux, c'est comme comment on peut dire ça? Afwan? Des des plumes, Donc en quelque sorte c'est des plumes, ok? Qu'on va mettre des deux côtés. Par contre là quand on va la concevoir S'appelle encore une fois en arabe Qudam, particulièrement pour pour la flèche ici. Quand on va la concevoir, on va s'assurer que ce qui est des deux côtés est égal, okay? pour l'équilibre ici, pour créer un équilibre. Donc celui qui conçoit, il s'assure que c'est la même chose des deux côtés, c'est exactement la même forme, même dimension et ainsi de suite. Il dit Allahu Akbar. Hadz wal Qudatibi al Qudam. Donc là c'est copier-coller. comprenez. Tout ce que les nations avant vous ils ont fait, vous allez faire exactement la même chose. Il dit wassalam, que s'ils vont entrer, s'ils vont prendre refuge dans le trou d'un bab, c'est quoi ici C'est un, une forme de lézard, c'est un type de lézard qui existait dans, qui existe encore, je suppose, dans l'Arabie, le lézard, forme de lézard, un type de lézard, même s'ils vont se réfugier à l'intérieur d'un tel trou, vous allez faire la même chose. Vous allez rentrer à l'intérieur. Vous comprenez Pourquoi est-ce qu'il a donné l'exemple Cet exemple, le prophète, alayhi comme ils disent les ulémas, de un, parce que c'est un trou tellement étroit, tellement serré, que c'est pas censé pour un être humain d'essayer d'entrer à l'intérieur. Mais quelqu'un va dire, « Si il l'en fait, al-Yahoud ou al je vais faire la même chose. Je vais les imiter dans la même chose. » De un, Deux-deux, les ulama, ils disent c'est tellement un trou étroit que c'est tellement obscur à l'intérieur. Maudlim. Ça veut dire même la chose la plus obscure, vous allez la faire. Il va avoir des gens de la Ummah du Prophète qui vont les imiter et faire la même chose. Et commencer. Allah Azza wa nous a interdit de les imiter. Tout comme dans la religion d'Allah Azza wa On a des modèles à suivre, on a notre prophète à suivre et ainsi de suite. Mais Allah Azza wa pas seulement ce qu'on devrait suivre. Allah Azza wa nous a parlé de ce qu'on ne devrait pas suivre. Plusieurs fois dans le Coran, il y a des ayats qui contiennent ou qui commencent par وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ Ne soyez pas comme ceux qui, ne soyez pas comme si, ne soyez pas comme ceux qui. Et souvent c'est... كم سكي سي ليجنت دو ليفر سي اهل الكتاب يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى نسوايباكم سو سك اون في دو مال لموسى موسى عليه السلام فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها دونك استي لو بروفيت عليه الصلاه والسلام يقول لك الله عز وجل حذرنا زافيرتي de ne pas faire les mêmes erreurs, de ne pas suivre aveuglement ce que Ahlul Kitab, ils ont fait avant nous, et d'être différent, de ne pas faire les mêmes choses interdites. et Mais il nous a dit, alayhi salatu salam, quand même, il va avoir des gens de sa Ummah qui vont imiter les autres gens, ça veut dire les autres nations qui sont plus particulièrement ici, ahlou al-kitab, comme dans le hadith du prophète, alayhi salatu al-shahid al ici, c'est quoi al-shahid C'est quoi euh, le istidlal La deuxième donnée qu'on va conclure de là, c'est vu que dans les nations avant nous, comme on vient de mentionner entre autres des ayats, et comme c'est prouvé, et comme on a déjà mentionné le hadith d'Omou euh, um Salama, lorsqu'elle a décrit l'église qu'elle a vue, fil haba shayi, ainsi de suite, dans les nations avant nous, il y a des gens de ces nations, après les prophètes qui ont fait al-shirq, c'est logique que dans la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va y avoir aussi des gens qui vont faire al-shirq, même si Allah azza wa ta'ala il l'a interdit. Il y a une question Pourquoi est-ce qu'on n'a presque pas le choix Pourquoi est-ce qu'on n'a presque pas le choix Okay. On, on parle pas de ça. On, on parle de les imiter dans soit des choses qui deviennent un symbole qui les distingue OK un symbole qui les distingue que ça ça devient un symbole c'est connu de par le Urf, que ça c'est le symbole des chrétiens ça c'est le symbole des juifs ça c'est le symbole des musulmans ça c'est le symbole des bouddhistes que on ne doit pas les imiter avoir les mêmes symboles ou bien les imiter Dans des ribadettes qui sont particulières à eux, des actes d'adoration, de, de rituels qui, qui sont exclusifs à eux, comme les ariades, comme les célébrations par exemple, ok Ou bien les imiter dans des bida' que eux, ils ont inventés dans leur religion. Rappelez-vous, <coughs> quand on a parlé un peu plus tôt, Ça, c'était pas pour les gens du livre, c'était pour les liquides, mais c'est la même règle, c'est exactement la même règle, c'est juste que les gens du livre Ahlul Kitab, habituellement, <coughs> les gens sont plus propices à les suivre. C'est parce qu'ils ont, quoi Ils ont un attachement à la question de la divinité, de la religion, ainsi de suite. Donc, c'est plus tentant de les suivre. Mais même pour les liquides, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de l'histoire de Thato Anwalt, prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, ils sont passés par... Euh, ils se dirigeaient vers une bataille avec les mouchevikins et leurs ennemis ils avaient un arbre vert ou anwad, sur laquelle ils attachaient leurs armes et ainsi de suite. Ok Ils voulaient imiter. Ils savent, l'être humain, il aime ça quoi, imiter les autres, faire ce que les autres ils sont en train de faire. Alors, une bid'a, une innovation dans la religion dans la soit elle vient de moi, c'est moi qui l'a inventée, ou bien c'est une bid'a que je fais parce que je veux suivre. Quelqu'un il va dire, regarde. Noël, ils ont, ils amènent un sapin pour Noël. Est-ce qu'on pourrait juste amener un sapin nous pour l'Aïd? L'Aïd, du fait, on va mettre un sapin, juste comme ça, nos enfants, ils vont être contents, ils vont dire, nous aussi, on a un sapin. Comprenez? C'est une bid'a. Mais là, bid'a, elle prend un degré plus grand de gravité. Pourquoi? Je pense que c'est une bidâ en plus de du bid'a, ça rentre ici dans déchappe dans limitation, vous comprenez Et lorsqu'il y a cette imitation là, encore une fois, il peut avoir, et parfois la limitation est une bida juste parce que c'est une imitation. Et parfois, limitation est une bida sans limitation, mais en plus de ça, c'est une imitation. Vous comprenez Et le problème avec limitation, c'est encore une fois, c'est que ça commence à faire flouer les les frontières de l'identité de la religion en tant en tant que tel. Oui. Ça dépend du contexte et ça dépend de l'intention. OK, il y a deux choses ici. L'intention, c'est certain, c'est la première chose qui va être prise en considération. Celui qui achète une telle chose, n'importe quel objet qui est habituellement associé à ces fêtes-là, avec l'intention de l'acheter parce que c'est le temps d'acheter, je veux faire comme tout le monde, je veux l'acheter moi aussi, en avoir un maintenant, ça c'est certainement interdit parce que c'est une imitation. Que okay? je suis entré encore je suis en train de célébrer. <rire> C'est une réalité. Maintenant, si quelqu'un l'achète parce que c'est le seul temps lors duquel ça se vend ou autre chose, ça ça dépend du contexte, OK Ce qui serait licite ici ne serait pas licite dans un pays musulman. Pourquoi Parce que dans un pays musulman, le fait de l'acheter, c'est d'ouvrir la porte, je suis en train d'encourager un commerce en tant que tel qui normalement n'existe pas. Ça fait quelques années, ça n'existait pas, ça. Puis après ça, quelques personnes ont, ont amené ça. Les premiers qui achètent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils sont en train d'enraciner une nouvelle pratique importée. Vous comprenez, c'est les premiers. Mais là, si ça ne dépend, dépend pas de moi. Et il n'y a pas de choubha, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai dit. Si on enlève la question de l'intention, reste la question du contexte maintenant. La question du contexte, ça va dépendre de plusieurs choses. Si j'ai des enfants... C'est une autre chose, mais si c'est des enfants à jeune âge, ils me voient acheter ça et consommer ça, les enfants ne comprennent pas c'est quoi la différence entre j'achète juste parce que ça goûte bon et j'aime ça, ok Donc, parfois c'est une chose qui pourrait être licite, mais soit à cause du contexte, ou juste licite, mais attention, comment tu la pratiques Vous comprenez Je pourrais juste acheter ça discrètement, parce que j'aime juste le goût, manger pour moi-même, c'est halal. La haraj, incha'Allah comprenez si l'intention encore une fois n'était pas d'imiter si c'est pas juste parce que ça ça se vend maintenant c'est tout c'est le seul moment de l'année où ça se vend et j'aime comment ça goûte comprenez la harat là si quelqu'un dit moi je préfère m'éloigner subha zone grise, pas de problème aussi Ça c'est ce qu'on a étudié dans l'Ouara Madarit Seliki et ainsi de suite okay? Mais juste faire attention, comme on a dit L'intention d'imiter ou bien de le faire Maintenant parce que c'est le temps de faire C'est une pratique sacrée Haram Ou le contexte, je suis en train d'encourager les muslimines à faire la même chose Et j'emporte avec moi une vague de personnes où je donne une certaine impression que les gens vont penser que je le fais à cause des fêtes, à cause de Noël, et ainsi de suite. Et là, je pourrais influencer mes enfants ou bien les gens pourraient penser du mal de moi. Okay, les gens ils pourraient penser, « Oh, lui, euh, il n'est pas vraiment sérieux dans sa religion. » Ils comprennent pas que c'est à cause du goût. Donc, même parfois si c'est licite, il n'y a pas de mal ici à faire certaines choses licites. Okay « Halal, je sais, je suis confortable. » Mais les faire pour une raison exceptionnelle, les faire de façon discrète pour qu'il n'y ait pas mauvaise interprétation parce que j'ai mon intention à moi que les gens ne comprennent pas. Wallahu an. Oui. Mm. Non, les ulama, ils disent oui parce que ça correspond au, au euh, comment on appelle ça, au, euh, à la description de Eid qu'on a dit. Avant qu'il hérite, ok. Toute chose qui est programmée, qui revient de façon régulière et qu'on croit qu'on doit faire, n'a pas le temps maintenant. Bien sûr, de détendre et d'aller dans les détails sur les anniversaires. Il y a d'autres, m'a, ma, ma d'autres dégâts, ok. Et même de nos jours, ça commence. Il y a, commence à avoir même parmi les gens qui sont pas musulmans, il commence à avoir des gens qui disent qu'il faut se débarrasser des anniversaires et juste prendre cet argent, donné comme cadeau à nos proches ou à des pauvres ou autre chose. Vous comprenez? Non, voilà mais le principe général c'est que oui, c'est ça fait partie des de l'imitation de, limita-, de limita ici et de albida. Non. Euh, euh. explications euh, <t 'erreille> <t 'erre> C'est ça, c'est parce que la personne elle-même n'a pas, pas vraiment de réponse pour justifier son action qu'elle essaye de trouver une explication. Elle, elle essaye de détourner. La, la réponse, c'est comme on a dit tout à l'heure, elle est, elle est simple. L'intention ne justifie jamais la mauvaise action, ok? Il, il, il y a des actions qui sont mauvaises dépendamment de l'intention, comme on vient de donner tout à l'heure. Parfois, l'accent n'est pas toujours mauvaise. Elle est mauvaise avec une mauvaise intention. Mais parfois, il y a des actions qui sont mauvaises en tant que telles. Comprenez Célébrer Noël, c'est haram en tant que tel, que ce soit pour la bonne ou pour la mauvaise intention. Même si moi, je vais dire, regardez, je vais dire c'est... C'est mieux que je me rappelle de moi-même. Moi, je veux dire, ok, moi je vais, moi aussi je veux célébrer Noël, mais moi mon intention c'est de me rappeler du prophète Isa alayhi salam et de ses akhlaq et de ce, de la valeur de Maryam alayhi salam dans dans le Coran. Ainsi de suite, je parlais de l'histoire de Isa alayhi salam et c'est important, ok. J'ai une bonne intention ou je semble l'avoir, c'est haram catégoriquement, ok, haram catégoriquement. Donc, il y a des ce qui est interdit reste interdit, même avec la bonne intention. Mais il y a des actions qui sont halal ou haram dépendamment de l'intention. faut faire la différence entre les deux. Oui, après ça. Barclay. En fait, pour un cadeau en tant que tel, la même chose ici. La question de l'intention et la question de quoi? Du contexte, ok L'intention, le contexte. C'est pour ça il n'y a pas de réponse standard à tout. Donc les ulama, ils disent « Cadeau, les ulama, j'ai déjà cherché, demander pour ce qui est par exemple des chocolats et les, les bonbons et ainsi de suite pour Halloween. » Ok, je ne parle pas les enfants qui vont. Non, non, je parle euh, « Vous êtes au travail, ils mettent un panier comme ça plein de chocolat pour Halloween ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est halal, c'est haram de le prendre ?» C'est halal à la base. De prendre, à le manger c'est halal, il n'y a pas de mal à la base en tant que tel. Mais là encore une fois il y a deux choses. L'intention, si l'intention c'est de célébrer c'est haram, c'est clairement. Et le contexte encore une fois. Donc le contexte si je connais, et là bien sûr il y a des milliers de situations dans la vie, je ne peux pas donner tous les cas de figure. Mais c'est à vous, c'est là où rentre votre propre ishtihad dans la vie tous les jours. Le contexte c'est comment ça va être interprété pas. L'entourage, les personnes qui sont qui sont tém qui témoignent de cela. Ok euh, C'est quoi l'intention de l'autre personne qui me donne Quelqu'un qui me donne parce qu'il veut il veut m'inviter vers sa religion, il veut vraiment tenir parce que je sais de par l'historique ou de par de par le regard qu'il a sur moi ou le discours qu'on a déjà eu ou autre chose, je sais qu'il veut vraiment m'attirer vers sa religion et il m'offre un cadeau pour que lui il va se sentir qu'il a marqué un point. C'est une chose, alors que quelqu'un qui distribue à tout le monde à l'extérieur du métro, euh, pour Noël, pour Noël, des chocolats gratuits, je sais pas quoi, il donne à tout le monde. C'est une autre chose. Vous comprenez euh, La, comment on peut dire ça La, le caractère du cadeau en tant que tel. Comment est-ce qu'il est emballé C'est quoi le sens de cet emballage lorsque je l'emmène chez moi et que mes enfants vont le voir Ok Donc, parfois, il y a des, des petites. Des petits détails techniques comme ça, que c'est facile de les contourner pour rendre ce qui est haram ou discutable du moins, pour le rendre quoi Halal. On s'entend sur ça ou non okay Donc, cadeau de Noël offert à tous les employés. Cadeau de Noël, on me le donne. C'est quelque chose de valeur, on me le donne. Cadeau. C'est pour tout le monde. On te le donne pas juste à toi. C'est pour tout le monde. Cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau. Si tu dis, je préfère ne pas prendre, shubha. la Kedahil, aucun problème. Si quelqu'un d'autre il dit je juge qu'il y a pas de problème à le prendre, voilà la moindre des choses c'est quoi hein l'intention très bien et quoi d'autre pas nécessairement s'il me le donne pas à moi ok s'il il a pas assumé il le donne à tout le monde tous les employés la compagnie vous offre commercial La même chose ici. Si j'ai des enfants chez moi à la maison, la moindre des choses, c'est d'enlever le, le le joyeux Noël et les trucs comme ça. Okay. Juste prendre le contenu en tant que tel. Parce que ça fait une grande différence entre prendre... Euh, un gâteau ou un je sais pas moi un jouet ou n'importe quoi entre la prendre dans son emballage normal commercial comme il est fait à l'usine entre la prendre avec un gros joyau Noël et la mettre sur la table à la maison vous comprenez la, le contexte le pays Ce qui passe ici ne passe pas dans un pays musulman, Comprenez ce que, je, ce que je vais prendre ici comme un simple cadeau commercial, si quelqu'un me l'offre dans un pays musulman dans lequel il y a juste des muslimines et quelqu'un vient au travail me dit « Prends, c'est un cadeau de Noël distribué par la compagnie. » Non, je vais être outré. Je vais dire « Comment vous osez me faire ça en sachant que vous savez que nous sommes des muslimines ici ?» Parce que là, c'est certain que vous avez un agenda derrière. Vous voulez atteindre des fins C'est pas juste, c'est votre culture et vous la faites. Vous comprenez Oui. C est, c est, sachant que, est-ce que c'est vrai que euh, si je me sens dans l'obligation de dire mon anniversaire à quelqu'un de proche, qui n'est pas musulman, qui ça devient une c est, c est, ça devient il me semble dans l'obligation, donc c'est pas permis parce que c'est pas déjà recommandé dans la vie. Oui. Mais si je sais que Ne pas le faire Cette personne de très proche Très importante Ça va avoir Des impacts très négatifs Parce qu'au moment là Comment est-ce que Est-ce je... que Pour elle c'est normal Pour moi C'est normal Ok regarde Le haram il est haram Ok Le haram il est haram Qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que Parce que ça c'est un mot Qui est général Hulamiyun Très global Ok Un impact très négatif Si on prend Si on prend Oui, si l'impact va être très négatif, vraiment, peut-être, parce que là, tu es presque dans Darura, très négatif, ok Mais la personne va le prendre mal, ce n'est pas un impact très négatif, vous comprenez Il y a beaucoup de choses que les gens considèrent négatifs, prennent ça mal, beaucoup de choses dans la vie. Je comprends. Mais qu'est-ce qui est plus important pour moi Que la personne soit blessée. C'est quoi le plus grand problème pour moi Que la personne soit blessée ou qu'est-ce que je vais répondre à Allah Azza wa C'est quoi la chose la plus importante Vous comprenez Que la personne soit blessée, regardez. Qu'est-ce que le prophète Salah Asim nous a dit dans le hadith Celui qui satisfait les gens par la désobéissance d'Allah, Allah, Allah Azza wa sera insatisfait de lui et va rendre les gens insatisfaits de lui. Ok, tu satisfais la personne aujourd'hui, et eh bien la prochaine fois elle va s'attendre d'une concession plus grande de toi. Sinon, elle va être aussi insatisfaite. Il dit Allahu Akbar. Amen. Arda Allah bi nas ou le contraire. Celui qui rend les personnes insatisfaites parce qu'il a obéi à Allah, Allah Azawajjal, il sera satisfait de lui et il va faire en sorte que les gens soient satisfaits de lui. Au final, tu comprends? La parce que c'est quoi, quoi la limite ici ça veut dire on peut aller à quelle limite le simple blâme le simple blâme ce n'est pas une excuse dans la religion d'Allah Azzawad ce n'est pas une porte de darura ou une porte de concession ou autre chose vous comprenez pas, ça rentre pas dans en général être blâmé c'est pour ça ça fait partie de l'épreuve de l'iman en tant que tel pour ça le prophète Allah Azzawad lorsqu'il parle des croyants « ولا يخافونا لومتا » Ils ne craignent pas d'être blâmés par ceux qui blâment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la même chose. La yadurruhum man khalafahum, man khalafahum, wa la man khadalahum. Ou comme a dit sallallahu alayhi wa sallam. Luqman alayhi sallam, dans le Coran Karim, lorsqu'il donne euh, le conseil à son fils. Wa'amur bil munkar, ça c'est pas seulement pour mes pratiques, même ce que je veux encourager les autres à faire maintenant, c'est même pas comme respecter moi, non, non, je t'encourage à faire le bien, je te blâme, le blâmable que toi tu fais, et en retour je dois être patient, parce qu'il va avoir quoi, il va avoir une certaine, certaine réaction que parfois les personnes, vous comprenez ici la chose, c'est que si, si je suis sensible, si je suis sensible, à, il va prendre ça mal, lorsque c'est ma vie à moi, Je vais certainement être plus sensible à il va prendre sa mal lorsque c'est le temps de l'ordonner, de faire le bien et de le blâmer pour le » Vous comprenez Donc là, pour la deuxième obligation, je vais faire encore deux pas en arrière. Vous voyez Donc c'est pour ça que le croyant, bien sûr, lorsque c'est des proches, rahim ainsi de suite. Bil, euh, Hikmah, sagesse, c'est trouver une façon diplomatique de présenter la chose, ok Mais la vérité, l'haq, c'est l'haq, et c'est avec l'haq qu'Allah Azzawadjal toujours, Aqibatuh. la finalité, ça va toujours être le bien, pas maintenant, plus tard. Plus tard, tu vas voir que dans plusieurs cas, cette personne-là, elle a pris ça très mal, et eh bien c'est ce, elle a pris ça très très mal, qui va la faire réfléchir. Et qu'un jour, elle va finir par euh, te dire, oh, toi, tu as des trucs intéressants. Je commence à trouver que tu as quelques idées intéressantes. Okay? Je, je... Honnêtement, je n'étais pas vraiment d'accord avec ce que tu faisais, ça fait quelques années. Mais là, je commence à réaliser que... Oui, oui. Euh... T'as pour ce qui est dessuyer le visage. Ok, à ma connaissance, il y a un khilaf entre les ulama la main parce que ça dépend de l'authenticité. Donc, c'est des choses moins graves. C'est pas des choses. Sauf si la personne elle croit, elle a étudié le hadith, elle croit qu'il est faible, c'est autre chose. Non. Revenons ici au à notre contenu. Donc, un autre hadith de Rasoulullah sallallahu alaihi wasallam. Les musulmanes ou bien avant d'aller au hadith qui est dans le Sahih Muslim, on a une autre narration aussi juste l'Ilfa ida ici pour votre intérêt. Euh, Dans un hadith, dans une autre narration du hadith, ou bien dans un autre hadith, le prophète صلى en lui a demandé :« Yar Rasulullah, c'est qui ces nations que on va suivre, faire les sorum, les Perses, et les Romains ?» Il a dit :« ou illa ulaik ». Qui d'autre à part ces gens-là Comme dans Sahih Bukhari, OK Il n'y a pas de contradiction entre cette narration et celle qui parle des gens du, du livre de Ahlu al-kitab. On sait que les Perses n'étaient pas des gens du livre, c'était des, c'était des mouchlikin. Du, du, du pur chierque des polythéistes c'est pas des gens du livre là il, ulama ils ont dit comme imam ibn hodh taala il dit là où ça part la narration qui parle de fer et de rom et percer les romains ça parle de limitation dans leur système politique que les musulmans ils vont avoir des gens de sa uma qui vont importer les n'est-ce pas la gouvernance De faire les soieries, comment est que Et là où ça parle de Ahnul Kitab, des gens du livre, ça parle de la religion, des pratiques ici de la rituelle ibadet et ainsi et ainsi de suite. Mais ensemble, cette umma, elle va suivre pas toute la umma, mais de cette umma, il va avoir des gens qui vont faire les mêmes choses, qui vont imiter les mêmes erreurs des gens, des gens du livre et des nations avant eux. Un autre hadith de Rasoulullah sallallahu wa par wasallam, le alayhi rahmatullahi taala an thawban. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوالي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها اللي عليه الصلاه والسلام الله عز وجل زوالي الارض il m'a donné la possibilité de voir toute la terre, de La vision, une vue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Sawwara lahu » comme certains ulama, ils disent « Allah ta'ala a'lam » Encore une fois, une chose de l'invisible, de l'ghaïb, qui nous dépasse. Mais Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a pu voir toute la terre, de l'est jusqu'à l'ouest. Dans le temps de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, « L'un des mouchriquins, l'un des kafirins » Il peut dire « Votre prophète, il dit de n'importe quoi ». Ok, nous aujourd'hui, on va dire, ben Google Earth peut te montrer, tu peux faire juste sur ton ordinateur faire le tour de toute la terre. Si t'as rien à faire à la maison, tu peux faire de l'est jusqu'à l'ouest. Ok? Allah a il a donné au prophète sallam, la possibilité de voir toute la terre, de l'est vers l'ouest. Il dit alayhi sallam, que le mulk, ça veut dire comment on peut dire ça là, le, le kingdom, le le royaume. « De ma umma, il va atteindre toutes les terres que j'ai pu voir. » Il dit, mm -hmm. alayhi s wa s-salam, Wa u'titul al-ahmara al-abiad. Allah Azza wa m'a accordé les deux trésors, le rouge et le blanc. » Les ulamas, ils disent, le rouge et le blanc, c'est l'or et l'argent. Dans la langue arabe, l'ahmara wa al-abiad, c'est l'or et, et l'argent. Ça veut dire, les ulamas, ils disent, c'est l'argent, c'est les biens, les richesses de Aroum, des Romains ainsi que de des Perses de Faris ce qui a été le cas les sahaba ils ont fait les conquêtes et ils ont pris leur richesses comme butin. elles ont été dépensées fi sabilillah subhanahu wa et j'ai demandé à Allah, je l'ai invoqué pour ma oumma de qu'il ne la détruisent pas par une sunna ou par une sana plutôt excusez-moi amma c'est quoi sana amma c'est euh, une catastrophe générale okay parce qu'il y a des nations avant nous on le sait dans le Coran il y a des nations avant nous qui ont désobéi à leurs prophètes qui ont fait le mal ou l'injustice et autre chose et Allah de les a détruit entièrement par un tremblement de terre ou par, euh, une, par, par, par du vent rire Ça dépend. Chaque, chaque nation a été détruite de façon différente par Allah Azawajal. Mais là, le, le prophète صلى الله عليه وسلم, il demande à Allah subhanahu wa taala de ne pas détruire la huma par quoi Une catastrophe généralisée, que ce soit la famine, que ce soit une punition, que ce soit. Il dit :« Alayhi salatou wa salam, wa an la yussallita alayhim adouan min sowa anfusihim, fayastabiha baydathum. » Et j'ai demandé aussi à Allah Azza wa Jal qu'il Ne mette pas sur ma umma un ennemi externe. Un ennemi externe de la umma. Qui va yastabih, ça veut dire il va prendre le dessus. Il va prendre le contrôle de leur bayda, de leur terre tout entière. Ça veut dire un ennemi qui va tous les vaincre. Un ennemi externe qui va les vaincre tous et qui va tous les soumettre à lui. Alors il dit alayhi salatu wasalam wa inna rabbi qala li. Et mon seigneur m'a dit. Qu'est-ce qu'Allah azza wa djil Il dit au prophète sallallahu alayhi salatu Comment est-ce qu'Allah azza wa djil a répondu à ce dua du prophète alayhi oh, salatu wasalam. Ya inni qadaytu fa innahu la yurad lorsque je fais un jugement, il ne sera plus rejeté, ne sera plus refuser ça veut dire le Qada d'Allah al-azawajil ici le Qada al-Qadari le, le Qada du destin par le Qada de la Charte de la religion le Qada du destin il y a personne qui peut quoi le renverser ou le bloquer ou empêcher qu'il se réalise ça veut dire ça c'est définitif c'est quoi le Qada d'Allah subhanahu wa taala et eni a'ataytuka l'ummatika an la ahlikhum bi sanaat amma que je ne vais pas détruire ta umma par une catastrophe généralisée ça c'est garanti Allah Azza wa Jalla ne détruit pas cette umma là ne va pas être détruite fini comprenez Par une catastrophe généralisée c'est une garantie d'Allah Azza wa Jalla wa an la yusallita alay wa an la usallita alayhim aduwan min siwa anfusihim fiyastabih baydatahum et j'ai décrété aussi qu'il ne va jamais avoir un ennemi externe de ta umma qui va yastabih baydatahum qui va les vaincre au complet ça veut dire qu'il va maîtriser toutes leurs terres et les mettre complètement sous son contrôle il dit subhanahu wa subhanahu si wa taala wa wa alayhim man bi tous ceux qui est sur cette terre ça veut dire toutes les nations du terre qui s'allient contre ta umma ils ne pourront pas complètement vaincre et complètement contrôler ta umma Par contre, il dit subhanahu wa ta'ala حتى يكونا بعضهم يهلكوا بعضا و يسبوا بعضهم بعضا Jusqu'à ce que certains de ta umma vont tuer certains de ta umma ou certains de ta umma vont prendre certains de ta umma comme esclaves يسبونا ça veut dire jusqu'à que jusqu'au point ou bien jusqu'au jour jusqu'à la limite que certains de ta umma vont devenir les ennemis de d'autres de ta umma c'est le problème ici interne, le conflit interne l'ennemi interne, pas l'ennemi externe et là les ulama ils divergent sur l'interprétation des hadith, du hadith en tant que certains ulama ils disent le hadith ici c'est quoi c'est deux parties différentes ça veut dire Allah Azza wa Dili, il dit au prophète wa sallam, ta ummah ne sera jamais pleinement vaincue de l'extérieur son seul mal va arriver de l'intérieur, et il y a des ulama qui ont interprété ce hadith de façon différente, que ta ummah ne sera jamais vaincue de l'extérieur, sauf si, quoi Elle commence à se déchirer de l'intérieur. Le jour où des gens de Taoumma vont tuer d'autres de Taoumma et certains de Taoumma vont prendre d'autres de Taoumma comme esclaves, eh bien là, leur ennemi externe pourra prendre le dessus sur eux. Vous comprenez Payim. Qu'est-ce qu'on voulait comprendre? burqani al Donc ça c'est le la narration qui est dans le Sahih Muslim comme on a mentionné. Je voulais juste ne pas rater ici quelques informations importantes. Nchalalilfa ida. D'accord. Regardez, il y a un autre hadith ici, ok? Avant de revenir au hadith principal, il y a un autre hadith qui s'apparente à ce hadith mais qui n'est pas dans qui n'est pas dans Sahih Muslim. Donc ce hadith-là, c'est le hadith de Habab ibnul Arad taala anhu qui est dans dans Sunan al-Tirmidhi, nasai qui est authentique. Il a dit « Alayhi wa Inni j'ai demandé trois choses à Allah azza wa jal. « Fa'atani wa il m'a donné deux choses, et il m'a privé de la troisième. Donc même le rasoul de Allah sallalahu alayhi wa sallam il se peut qu'il demande des choses à Allah azza wa jalla que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accorde pas ces choses pourquoi parce qu'elle va contre un décret universel d'Allah azza comprenez qu'il a déjà décrété que ça, ça c'est comme ça que ça va être alors il dit alayhi sallatou wassalam sa'altuhu an la yuhlik ummati bi sanatin fa'ataniha je lui demandais de ne pas Faire disparaître ma ummah par une catastrophe généralisée. Et il me l'a accordé. Et je lui ai demandé qu'il ne les fasse pas vaincre par un ennemi de l'extérieur, un ennemi externe qui va complètement les vaincre de façon absolue. Et Allah Azza wa il lui a accordé cela. Et il dit عليه الصلاة والسلام سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُذِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَع Je lui ai demandé que certains de ma Oumma ne vont pas faire goûter la mort à d'autres de ma Oumma et il me l'a quoi refusé. Et il me l'a refusé parce que encore une fois, ça c'est une sunnah universelle d'Allah Azza wa que toutes les nations vont se vont se diviser de l'interne. Donc le problème de l'interne toujours est le plus grave que le problème de de l'externe. Alors que les musulmans, aujourd'hui, donnent beaucoup d'importance au problème de l'extérieur. Nos ennemis, ils font. Nos ennemis, ils préparent. Nos ennemis, ils font ça contre nous. C'est à cause de nos ennemis. Ils ont colonisé nos pays. Ils ont fait, ils ont fait. Tout ça, c'est vrai. Voilà, la source de tout ça, le plus grand problème, c'est quoi C'est de l'intérieur. Si tu es fort de l'intérieur, logiquement, ton ennemi ne pourra pas t'avoir. Tu vas être plus difficile. Ça, c'est la logique. Mais plus que la logique ici, tu as un wa'ad d'Allah, Azza wa C'est une chose, c'est une garantie pour cette Ummah. Que si la Ummah, elle est forte de l'intérieur, personne, même toutes les nations de cette terre ne pourront pas, quoi La vaincre. Elle est protégée par l'Arzod, tant que elle observe sa religion à l'intérieur, à l'intérieur de cette de cette umma. Taille. Le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure dans Mouslim, hadith de il a une euh, il a une narration qui contient quelques autres détails dans a rapporté par al-Barqani rahimahullah ta'ala dans son sahih narrason qu'il est authentique comme ils disent les ulama écoutez bien ça il dit ali sallatou salam wa inna ma akhafu ala ummati al a'imma al mudallin ce que je crains pour ma oumma c'est les a'imma mudallin Се a'imma égare c'est qui ça les a'imma mudallin ils disent les ulama alladheena yaqtadi c'est toute personne qui est source de de suivi, toute personne qui est suivie par les autres, ce qui inclut al -umara al al les al-umara » ou les al-ulama » ou les al-ubbad » les al-ulama », les savants, ainsi que les umara, les gouverneurs, ceux qui ont la puissance. Donc les savants, ils ont quoi Ils ont la force de la science. Les gens leur font confiance à cause de cela. Les gouverneurs, ils ont le pouvoir. Les gens les suivent à cause du pouvoir. Ainsi que al les adorateurs. Les adorateurs, c'est ceux qui ont l'air d'être des gens pieux qu'on associe à la pratique religieuse de part. Et eux, ils ont un pouvoir ici d'influence encore une fois, charismatique et inspire certaines personnes. Il dit, lui, il fait beaucoup de salat, Il y en a jamais vu faire quelqu'un. On n'a jamais vu quelqu'un comme lui dans le masjid. On n'a jamais vu quelqu'un avec tant de chouchous et ainsi de suite. Il dit, allez salat au cèlem. Ces gens-là qui rentre ici sous le titre de Al « Al-Aimma », les imams, pas les imams de la salade, mais c'est trois ici qui sont Al « Al-Aimma Al ».« c'est ils sont des Mudillin qui égarent, ça veut dire « Yahtadouna bi ghayri hadiyen nabiyin sallallahu alayhi wa sallam » qui suivent autre que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce qu'il crée le plus pour sa Ummah alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça aussi dans la narration authentique, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il dit C'est Omar qui dit, il demande à l'un des l'un des tabirines, il dit هل تعرف ما يهدم الاسلام est-ce que tu sais qu'est-ce qui détruit l'islam ça c'est une raison authentique il a dit là alors il a dit umar radi Allah ta'ala anu écoute yahdimuhu zallatul alim ce qui détruit l'islam c'est zallatul alim ça veut dire la faille l'erreur d'un savant parce que les savants nous savons il est suivi par les gens alors il y a des gens qui le suivent aveuglement. lorsqu'il fait une erreur grave il y a des gens qui vont le suivre wa jidalul munafiqi Et le munafiq l'hypocrite qui va faire quoi Il débat, il argumente par le Coran. Munafiq est l'argument, ça veut dire il argumente pour le bardele, pour le faux, mais avec quoi Avec Coran. Il dit Allah azawajalla dit Allah subhanahu wa taala dit ainsi de suite. Comme il y en a plein sur YouTube, sur les chaînes arabes, il y en a plein, plein, plein. وَحُكْمُ الْأَإِمَّةِ الْمُضِلِّينَ Il dit Umar رضي الله تعال А la troisième chose, c'est la gouvernance des leaders qui sont égarés et qui égarent. حُكْمُ الْأَإِمَّةِ الْمُضِلِّينَ Ces trois choses-là, eh elles détruisent l'Islam. Elles détruisent la réalité de l'Islam. Vous aviez une question? Oh, الْأَإِمَّةُ c'est ça? c'est al a imma al muḍillin donc a imma c'est le pluriel de c'est le pluriel de de imam okay. imam a imma c'est les imams donc a imma c'est le pluriel de imamun Après ça, il dit alayhi salatu wasalam ici dans le hadith وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Et lorsque l'épée tombe sur ma umma, elle ne va pas Quoi? être euh, reprise, ou bien elle ne va pas être relevée jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que les ulama, ils disent une fois que la fitna a commencé dans la umma du prophète salallahu alayhi salam, Ça va rester jusqu'à Yawm Al-Qiyam. Fitna qui a commencé lors du temps de Uthman, avec le meurtre de Uthman, depuis ce jour-là, quoi Jusqu'à la fin des temps. Il va toujours y avoir des conflits au sein de la Ummah de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, c'est le qadr, ce qui ne veut pas dire que nous, on va accepter ces conflits, ou les justifier, ou bien les causer. Vous comprenez Parce que la sunnah d'Allah, c'est que Le fait que des conflits soient présents, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est toujours la guerre civile. Vous comprenez, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas dans le sens le plus, c'est pas le, dans le sens le plus dramatique. Mais c'est une réalité à travers l'histoire de l'islam, même lors des meilleurs moments après le temps de Huthman, de radialahouanne, même lors des meilleures périodes de l'histoire de l'islam, il va toujours y avoir ne sera ce qu'un petit groupe de Hawaï du quelque part qui va se rébeller contre les musulmans ou un truc comme ça à droite ou à gauche, ok Ce qui ne veut pas, c'est pas pour justifier comme ce qu'on vit de nos jours, la division qu'on vit de nos jours. Là, c'est extrême, c'est exagéré, c'est anormal. Ok C'est pas pour dire ah, c'est normal, Allahoullah, ça, a dit ça va être comme ça jusqu'à la fin des temps. Non, ça c'est anormal, c'est excessivement anormal. Waalaikum, en général. Encore une fois, ibtila d'Allah azawajalla, c'est l'épreuve d'Allah subhanahu wa taala pour cette umma. C'est quoi l'épreuve d'Allah azawajalla pour cette umma C'est à l'interne. c'est les divisions à l'interne et les fitnah à l'interne. Après ça, il dit Allahu salatu wa salam. ولا تقوم الساعة حتى يحقحي من أّ بالمشرلكين ووح تعداف من أم الأثان ال عليه الص سلام que la fin des temps ne va pas arriver avant qu’un groupe de mauma ne se joigne aux mulikin. Avant qu'un groupe de mauma ne rejoigne les mushrik, ça veut dire il va faire partie de leur camp. Il dit et jusqu'à ce que il y ait des groupes de ma umma qui vont adorer les authan, qui vont adorer les les idoles. OK, il va avoir un groupe de sa umma qui va adorer les idoles et dans une narration qui est dans Sunan Abi min ummati al Jusqu'à ce qu'il y ait des tribus de ma umma, des tribus entières qui adorent les Зидал. Okay? Et dans un hadith aussi dans Sahih al-Bukhari ainsi que dans Sahih Muslim, donc hadith de Abu Huraya radiyyallahu ta'ala anu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam « La taqoumusa'a'tu hattà taztariba al-yatunisa'u daws ala dhi al-khalasah »« Que la fin des temps ne va pas arriver avant que les femmes de, de daus la tribu de Daws de la... dans l'arabie la, la, la, la, la, donc c'était connu lors du temps du prophète là c'est mais jusqu'à maintenant il dit alayhi salat au salam la fin des temps ne va pas arriver avant le jour où il va avoir des femmes de la tribu de dhaus qui vont danser autour de doul alkhallasa al doul alkhallasa c'est une divinité qu'il y avait dans quoi dans eljahiliya dans le temps de eljahiliya et cette divinité là que les musulmane adoraient avant l'islam et eh bien de cette umma il va avoir un temps avant la fin des temps qui va avoir Des, il y a parlé plus particulièrement à des femmes qui vont danser des femmes de Daouh donc de l'Arabie, c'est des femmes de pure de l'Arabie, malgré ça elles vont quoi danser adorer ce, ce sanam là qui est dou al -khalasa. donc quand vous remarquez ici aussi il y a un autre hadith dans le sahih muslim il dit Ali sallatou salam la yadhhabu al layl wa nahar Le jour et la nuit ne vont pas disparaître. Ça veut dire avant la fin des temps. Hatta tūʿ baḍillatū al avant que Allāt et al-ʿuzza ne soient adorés, ne soient adorés. Vous comprenez Donc le Prophète صلى الله عليه وسلم, c'est des hadiths indéniables il nous a informé que il va y avoir shirk dans sa umma. il va y avoir des gens qui vont revenir de dans le shirk de sa umma, alayhi salatou wassalam et si vous suivez de nos jours ce qui se passe en arabie saoudite surtout région de Jeddah et de Riyad, et ainsi de suite OK il y a des gens qui sont prêts à tout et ça juste ça, ça fait juste Confirmez ce que le prophète Ali al il a dit que bada al-islamu ghariban étrange et eh bien il va redevenir étrange à certaines périodes de euh, de De, euh, à, surtout avant, avant la fin, avant la fin des temps, qui va avoir des gens de sa umma alayhi salam qui vont imiter les moushids imiter les gens du livre et ainsi de suite. Parfois dans des bida' et parfois même dans shirk bilayy subhanahu wa taala. Après ça il dit alayhi salatou salam. nabi. Il dit alayhi salam. Et va avoir dans ma ça veut dire pas de ma umma, mais des gens vont sortir dans ma umma 30 kazab 30 kazab, 30 menteurs qui prétendent tous être un prophète ça veut dire à travers l'histoire il va avoir 30 personnes comme les ulama ils disent ici aïe hey, Al-muradou man qamat Pas juste quelqu'un inconnu qui dit je suis prophète, ok Quand il dit alayhi salatu salam 30, il fait référence à ceux qui vont être une fitna une épreuve assez sérieuse parce qu'ils vont avoir quoi Le pouvoir, il va avoir des gens avec eux qui vont les défendre et qui vont faire même parfois la guerre à ceux qui ne croient pas en eux et ainsi de suite. Donc il va avoir 30 qui vont sortir et chacun eux il prétend être aussi un prophète il dit alayhi salatu wa salam Wa la wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di et je suis le sceau des prophètes et il n'y a pas de prophète après moi et nous rappelle pour qu'on ne pense pas qu'il y a un autre prophète qui va sortir un jour ou un autre après ça il dit alayhi salam si quelqu'un dit ah oh, tout ça c'est des mauvaises nouvelles et c'est va avoir des gens ils vont chirk ils va avoir des gens ils vont il dit alayhi salat wa min 'ala al la man wa la man il dit alayhi salam et il va toujours y avoir Une partie de ma Ummah qui est sur Al-Haq, qui est sur la vérité. Dans tous les temps, jusqu'à ce que Isa, alayhi salam, il va revenir. Alayhi salam, il dit, alayhi salat qui vont être vainqueurs, qui vont, uh, qui vont être forts. La yadurrohum mankhal, mankhalalahum, qui ne seront pas attristés, qui ne seront pas plutôt, euh, qui ne seront pas... Hum, affectés, barakallahu, qui ne seront pas négativement affectés par celui qui les laisse tomber, man khadalahum, man khadalahum, ou par celui qui les contrarie, celui qui est contre eux, qui les oppose en quelque sorte, ça veut dire, man il dit, alayhi s-salatu salam, jusqu'à ce que le amr d'Allah, azza wa jal, va venir. C'est quoi le amr d'Allah qui va venir comme les ulémas ils ont dit on a déjà mentionné ça avant hadith dans sahih muslim c'est le vent de fraîcheur qui va emporter les âmes des croyants avant la fin des temps ça ça va être la fin de l'existence de ces gens-là qui sont sur al et qui sont sur là sur la vérité c'est qui ces gens-là en passant ahlul haq c'est qui les gens de euh, ces gens-là qui sont sur la vérité et qui sont sur la sur euh, qui sont mansourin qui sont soutenu par Allah Azza wa Jall jusqu'à la fin des temps les ulama ils ont expliqué ça ok les ulama ils, euh, ils ont dit que hum ahlul hadith c'est les gens du hadith parfois ils les appellent aussi ahlussunnah waljamaa'a qu'un jour inchallah on pourra faire un séminaire sur ce thème là et comme il dit ilim amad rahimahoullah ta'ala il lam yakunu ahlul hadith fala adri menhum si c'est pas les gens du hadith je ne sais pas c'est qui ça veut dire ça peut être que les gens du hadith regardez ici ahlul hadith ahlu al hadith le mot ahl dans la langue arabe ça veut dire les gens de ou la famille de ou le camp de ou le, les adeptes de OK comme euh, comme اهل bayt an nabi sallallahu alayhi wa sallam donc c'est qui ces gens là اهل al hadith les euh, ceux d'eau salafi contemporains ils aiment beaucoup des appellations comme ça des titres comme ça ils disent ahlul hadith nous sommes ahlul hadith et pense que ahlul hadith c'est tout celui qui achète des livres de hadith et les collectionne dans la maison c'est lui ahlul hadith OK dit c'est moi ahlul hadith c'est pas ça ahlul hadith ahlul hadith c'est pas juste quelqu'un qui a des livres de hadith ou c'est pas quelqu'un qui dit, est vraiment dans le hadith les ulama ils disent ahlul hadith qi comme il dit si ibn uthaymeen kullu man yataharra al-amal qui s'attache à la sunna du prophète sallallahu il essaie de son mieux pour suivre il suivre rasulullah sallallahu peut-être il sait pas qu'on pas toute la sunna, qu'on pas beaucoup de choses sur la sunna, mais il veut apprendre et il veut appliquer. À chaque fois, il apprend, il apprend quelque chose de la sunna de Rasoulullah sallallahu wasallam. Il veut être comme lui, alayhi s-salam. Ça, c'est ehlul hadith et ça, c'est les gens qui sont sur la vérité et sur al-haq. ila Qiyam quiyam saa et dans certaines narrations que ces gens-là, ils sont qibla ash Sham, ils sont dans, euh, ils sont dans la région encore une fois de ash Sham, du Levant. Ces gens-là que le prophète sallallahu alaihi wasallam, il a Il la cité. Est-ce qu'il y a des questions Oui. Non, ça c'est très bonne question. C'est comme les ulama, ils disent ça veut dire que en général, en général, leur centre OK À travers l'histoire. Remarquez que l'histoire, c'est n'est pas une chose qui s'interprète par le jour ou par l'heure. OK L'histoire, c'est quelque chose qui s'interprète par des décennies, par des, par des siècles. OK En général, Ahlul Haq, les gens de la vérité, eh bien, ils orbitent autour de cette région de, de Hacham. Ce qui est vrai historiquement, d'un point de vue historique, c'est toujours ça. Les, les plus grands ulama de ul fiqh et du hadith et ainsi de suite surtout les fukaha les grands ulémas de l'islam eh bien souvent ils sortent de cette cette partie là de l'islam surtout dans les dans les temps plus euh, dans les temps plus récents okay, après parce que bien sûr au début l'islam c'est dans le médina puis makkah après ça sahaba ils ont fait futouhat, les conquêtes et ainsi de suite mais après ça en général l'ilm la la vérité l'islam le plus pur en général ça orbitait autour de De cette région-là. Oui. Ashem c'est le Levant. Ashem c'est la c'est la région bénie qui contient aujourd'hui la Palestine, la Syrie, même on peut dire une partie de la Jordanie, du Liban. Ok. Même Sartéulam, ils disent une partie de l'Égypte, Sinaï, Sinaï, Sartéulam, ils incluent dans Ashem. Donc ça c'est ça c'est La, ce qu'on appelle ce qu'on appelle communément le centre du Moyen-Orient, ok? Historiquement, c'est la, la, la vie, la civilisation, l'histoire de l'humanité même, c'est ça, ça, c'est ça son centre de de référence, ok? Les grands événements historiques, eh bien, ça a toujours été dans Ashar. HM. Et encore une fois, on voit jusqu'à la fin, jusqu'à la fin des temps, qui est Il va descendre où? Il va descendre dans Asham et avant la fin des temps le prophète nous a nous a, nous a informé que al -Khilaf, que le centre la capitale politique en quelque sorte de des de, de musulmans ça sera plus al medina comme c'était le temps lors du temps de de, de sahaba non ça va être Jérusalem Beyt Maqdis donc c'est c'est ça le centre en tant que tel ce qui veut pas dire à chaque jour à chaque semaine OK c'est tendance historique en général n'a des gens, de... parce que la sœur elle a demandé des questions sur Ahlul Hadith, ici. Parce que Ahlul Hadith, certains, dans certaines narrations, ça prouve qu'ils sont au Ahloum Bisham. Ils sont dans Esham. Passons à une prochaine partie maintenant, un peu différente. Maintenant qu'on a parlé de la vénération des tombes et euh, l'extrémisme. Maintenant, on va changer. Maintenant, on va parler de d'une nature assez différente. ok On va commencer à parler de as -Sihru un séhr donc là comme on a dit les tombes et tout peut-être c'est ce pas super pertinent dans notre contexte mais il y a des choses qui sont des horafettes du n'importe quoi des choses qui ne sont pas scientifiques qui ne sont pas rationnelles mais qui existent même dans des sociétés comme celle-là qu'on appelle très scientifique et rationnelles. parmi ces choses-là il y a le séhr la magie et la sorcellerie la magie et la sorcellerie En passant, j'essaie de, de mon mieux que pour certains concepts assez précis, j'essaie de mon mieux d'utiliser les termes de traduction les plus précis. Ok, mais je n'ai pas malheureusement toujours le luxe de passer des heures sur Internet et sur des encyclopédies et tout pour trouver les petites les petites distinctions. Comme ici, c'est pour ça que je le dis. Si vous si vous avez de l'information ou un jour vous trouvez de l'information sur euh, Sur une définition plus précise de tel ou de tel concept, ne vous gênez pas de le proposer, Charles Comme pour ce qui est de la magie de la sorcellerie, j'ai essayé de trouver, ça serait quoi exactement la différence en français ou même en anglais entre la magie et la sorcellerie J'ai pas trouvé vraiment de réponse comme ça claire et définitive à part le fait que la sorcellerie peut-être c'est une c'est un type de magie donc ça entre dans un groupe plus général qui est la magie mais appelant ça c' en arabe ça fait référence à la magie ainsi que à la sorcellerie vous le savez très bien que de nos jours contrairement aux tombe, le concept de magie et de sorcellerie il est très présent. Okay? Même dans les médias, même dans les, les, euh, même dans les bandes dessinées, même pour les dessins animés pour les enfants, dans les films et ainsi de suite, ça parle beaucoup de magie et de sorcellerie. Et ce n'est pas seulement du divertissement, c'est réel. C'est une réalité, c'est une chose qui est réelle. C'est prouvé que même dans des sphères, des hautes sphères d'influence politique dans ce monde, La sorcellerie et la magie sont très présentes et sont impliquées. Vous comprenez Ça a une vérité. C'est ce que notre religion nous apprend. al Coran en parle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il en parle. Mais le fait que ça a une réalité, que ça a des effets, ne veut pas dire que c'est quelque chose de justifié. Bien au contraire, c'est l'outil de al Ok? Ce n'est pas n'importe quel outil. Qui y a de l'influence qui est légitime. Est-ce que, est que le vol et la fraude ont une réalité, une influence Est-ce que tu peux devenir riche en faisant de la fraude et en volant de l'argent Oui. Est-ce que c'est est un outil légitime Non. Toi, en tant que croyant, c'est n'est pas un outil entre tes mains. Vous comprenez Tu ne touches pas à cet outil, même si c'est un outil qui a un effet. La même chose ici pour le fait de reconnaître L'impact, la réalité de séhr, c'est pas le légitimiser, bien au contraire, comme on va le voir, c'est du shirk subhanahu wa taala. Mal de <tousse> c'est quoi le sens de séhr? Les élema, ils disent dans la langue arabe le mot séhr, il fait référence à malatofa wa quelque chose qui est tellement abstraite, ok, que c'est ça passe presque inaperçu. On ne voit pas, on voit l'impact, mais on voit pas la source, on voit pas le comment. comprenez L'impact, il est là. Mais comment ça s'est passé On n'arrive pas nécessairement à déceler cela, comment ça fonctionne. Alors, c'est ça ici le mot, de, du mot, le sens du mot sihr dans la langue arabe. Et les ulamas, ils disent C'est lorsque les shayatin ils ont un effet sur la raison ou sur le corps d'une personne, sur la conscience, ou sur le corps d'une personne. Les shayatid, ça c'est al-sihr, d'une façon ou d'une autre, comme on va le voir, Allah, azza il y a beaucoup de formes de sihr, et vu que le sihr, c'est du bâtel, c'est du bâtel, c'est du faux, c'est un égarement, c'est shirk billahi azza alors là, ce qui est requis de nous, ce n'est pas de connaître comment le sihr, fonctionne, comprenez Rappelez-vous toujours, on dit la règle, La règle en islam, c'est que al la vérité, tu l'apprends dans ses moindres détails le plus que possible. Le faux, al qu'est-ce que tu apprends Tu en apprends assez pour pour pouvoir t'en prémunir pour savoir qu'est-ce qui est haram et pour savoir aussi comment, pas, comment ne pas y toucher. Ok Sauf si tu es un spécialiste ou autre chose, tu es un criminologue. Mais en islam, tu vas pas dire. Je vais aller apprendre comment est-ce que les gens font de la fraude, comment les gens font des, comment comment les gens ils volent et tout pour ne pas faire la même chose. Parce que c'est pas nécessaire pour éviter de voler et de frauder, c'est pas nécessaire de connaître comment frauder, comment voler. C'est juste nécessaire de savoir c'est quoi le had, c'est quoi la définition du vol de la fraude en islam quelqu'un qui est un criminologue, quelqu'un qui est enquêteur, peut-être il va étudier ici parce qu'il a une manse Par contre, remarquons que pour un sihr c'est tellement grave, c'est tellement dangereux que les uléma ils disent même même apprendre le sihr pour le pour pour le déconstruire, ils disent que c'est haram les uléma, parce que Allah il parle de ça dans sourate al-Baqara et il dit que Allah a envoyé deux anges, malaïka. Vous pouvez lire l'histoire dans surat al-Baqarah. Et qu'est-ce qu'il disait aux gens C'est une épreuve. Ces deux anges-là, ces deux malaïkas, c'était une épreuve pour les gens. Et tout celui qui voulait apprendre à Sihar de eux, de ces deux malaïkas, il disait quoi Avertissement ici. C'est comme les gens, ils te font signer un waiver, formulaire de décharge ici de non-responsabilité. La même chose. Sache que ce que tu vas apprendre, c'est une fitna. Attention, fais pas le kofur. Quelqu'un va dire, non, non, je vais apprendre quand même et faire le kofur. Rentre. Vous comprenez C'est pour ça les ulama, ils disent qu'il n'y a aucune utilité à prendre le seher. Il n'y a aucune utilité à apprendre le seher. Quelqu'un va dire « Moi, je vais devenir un expert, un expert en sécurité financière pour des institutions, je sais pas quoi. De ce fait, je vais étudier les méthodes minutieuses des fraudeurs pour pouvoir quoi les, les, Pour pouvoir s'en prévenir, trouver des solutions. » Ok Donc, il y a un bénéfice ici à prendre le battle, parfois exceptionnellement. Mais pour le sér, il y a aucun avantage à l'apprendre. In Allah azawajill, yat'alamu lama yadruhum wa la yinfaguhum. Y'a pas du tout de, y a pas du tout de bien dans l'apprentissage de sér. Vous comprenez? C'est pour ça que on va présenter quelques quelques formes de sér qui ont été qui ont été mentionnées dans les textes que le prophète sallallahu alaihi a clairement interdit. Ok? Mais n'allez pas me demander. Mais c'est quoi exactement? Juste comment ça fonctionne? Et je, je sais pas. Je suis pas intéressé à le savoir. quel okay, Truc de Shayari oui soit sur le corps ou sur la conscience la la raison la personne contraire oui là donc le corps ça pourrait être ça pourrait être des mots un mal ça peut ok donc ça, ça peut avoir la forme d'une maladie alors qu'en réalité ce n'est pas une ma maladie c'est quelqu'un qui est me C'est clair, quelqu'un a dit moi j'ai très mal au dos, beaucoup de mal au dos. Alors, euh, comment savoir ici c'est parmi les questions qui sont posées les gens, c'est comment savoir qu'est-ce qui est médical et qu'est-ce qui est quoi Hein euh, quelque chose à voir avec la sorcellerie ou le mauvais œil ainsi de suite, OK Si si le, le si le croyant il voit qu'il y a quelque chose les ulama, il donne il donne des euh, comment on peut appeler ça, des, des indications. Si tu vas voir des médecins Les médecins vraiment ils font quoi Ils font les soins, les analyses normaux ainsi de suite. Ils disent moi je, je trouve rien, vraiment rien. Première analyse, deuxième analyse, troisième analyse. Donc ça c'est une indication de ça peut parfois être une maladie que il n'y a pas eu de diagnostic encore, mais ça peut aussi être une indication de vraiment aspect santé tu vas très bien. C'est quelque chose soit c'est du mauvais œil, c'est de la magie. Ou les ulama ils disent aussi il y a des indications. C'est quoi le trigger Qu'est-ce qui fait Moi, à chaque fois que je vois telle personne, j'ai mal au dos juste après. Moi, j'ai mal au dos ou je me sens mal juste quand j'entre dans cette maison. J'ai toujours mal, ok Moi, je me sens mal euh, juste chez moi. Dès que je rentre, sors de la porte, ça, ça va très bien. Dès que je rentre... Donc ça, c'est pas normal. C'est pas, pas, pas dans le domaine du normal, de la médecine ici. Parce qu'il y a pas une maladie que, <rire> qui te fait mal juste dans telle maison puis pas à l'extérieur, comprenez <rire> Donc... Les uléma ils disent que ça c'est des signes ici de la présence d'une je sais pas comment on peut appeler c'est pas une maladie spirituelle je vais pas non, utiliser pas ce pas genre pas de, de, de mots euh, même pas force métaphysique mais comment on peut appeler ça c'est pas c'est comme une maladie morale en quelque sorte ok M maladie morale donc amra euh, dun comme les uléma ils les appellent donc des choses soit relié par exemple au mauvais œil, ou bien relié à la magie et ainsi de suite. Taille. Anwahusihri. Parmi les formes de séhr, il y a le séhr qui est à travers les Shayatine par l'aide des Shayatine. Ok, ça c'est le. Encore une fois, on connaît pas les détails, on n'est pas intéressé. Shayatine, ils les connaissent, le kafaraï les connaissent, c'est leur problème. Mais là, c'est le séhr, le magicien, il va demander l'aide des Shayatine. C'est le Shayatin qui vont, les djinns qui vont l'aider avec certaines choses, ok Et là, bien sûr, ils ont leurs propres rokas, les rokas du shaytan ici, des formules qu'ils répètent, il y a des trucs qu'ils écrivent ainsi de suite, pour attirer les Shayatins. Les Shayatins vont les aider. et ça c'est du kufron Il n'y a pas de divergence là-dessus entre les uléma que ça c'est du kofur ayadun billah subhanahu wa ta'ala une autre chose ici sorr bistikdamil adwiati wal aqaqir wal adkhana chose de sorr magiou bien sorcellerie qui est qui n'a rien à voir avec les shayatin il y a pas d'intervention des shayatin direct ici par contre encore une fois je ne connais pas les détails ne me demandez, ne me demandez pas c'est Soit parfois ça existe beaucoup ça dans des pays arabes, ils font des trucs bizarres comme ça, des trucs étranges, ok Al-Bukhur, de la fumée, je sais pas, ils vont mettre des, euh, des substances bien particulières, les mettre en feu, ça va créer une fumée, ok Ça c'est pour faire un sihr contre le sihr, je sais pas quoi, ou des potions magiques, ok On va faire euh, encore une fois, je sais pas quelle plante, Allahu A'lam, qu'est-ce qu'ils répètent, qu'est-ce qu'ils disent dessus, c'est un mélange Et là, on va le donner à la personne discrètement, on va le mélanger avec l'eau qu'elle va boire ou autre chose. Et là, quelqu'un il devient quoi? Meschour, ok? Donc là, les ulémas sur cette deuxième forme de sehar là, ils divergent. Est-ce que c'est un kuffar ou bien ce n'est pas le kuffar? Première opinion de la majorité des ulémas, jumhurul ulémas, ils disent que ça c'est du kuffar, hade kuffurun. Deuxième opinion, les chefs ils disent que ce n'est pas un kuffar, ce n'est pas du kuffar. Pourquoi ce qu'ils disent Ils disent parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on va voir le hadith tout à l'heure incha'Allah azzawajal, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le prophète sallallahu évitez les sept péchés capitaux. Et il a mentionné alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ces sept péchés, c'est quoi Première chose, al-shirk, deuxième chose, al-sihr. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a distingué entre le shirk et entre le le sihr, ok Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas estidhla qui est sahih ici, parce que le Prophète on va voir le hadith tout à l'heure. C'est chasan badaham, spécifique après général. Mais aussi les ils disent ici, le tafsil, c'est quoi Nous que la troisième opinion, c'est les élemeurs qui ont un peu nuancé. Ils disent, ceux qui n'utilisent pas les chiayati, ce n'est pas du sihr, ça ne s'appelle pas du sèh. Comprenez Les trucs faites seulement avec de la vapeur ou des euh, ou des adouillets des trucs chimiques ou autre chose ça peut être ça peut être mal c'est mal ça peut être nocif ça peut être haram fortement haram ça peut être très grave parce que ça ça fait du mal à d'autres à d'autres personnes ok par contre tant que ça ne demande pas l'intervention elleian faire avec les diables avec des kufriat des paroles de et autre chose ça ne s'appelle pas sorcier istilah dans la religion ça s'appelle pas du sorcier comprenez donc ici toujours si quelqu'un me dit euh, les gens qui font des euh, comment on appelle ça des, euh, des tours de magie comme ils appellent OK le chapeau et faire sortir un lapin des truc comme ça est-ce que ça c'est cirque ce c'est pas cirque ça dépend ici de De la réalité de la chose. S'il y a isti'ana bishayatin, si c'est quelque chose de shayatin qui aide la personne à faire des choses surprenantes, kofur, shirk, sans doute. Si c'est seulement khifah, la rapidité, personne, elle a trouvé une technique, elle a appris une technique de quelqu'un de faire des choses de façon tellement rapide et tellement soignée que on a du mal à déceler la technique exactement. Okay, comme on appelle habituellement ça une recette magique, parfois même pour un gâteau, pour une nourriture, il va te dire, ça goûte tellement bon, mais je ne peux pas te dire comment je l'ai fait, je vais jamais te dire. Il y a des compagnies qui vont faire ça, par exemple. Okay, donc c'est une recette magique, technique magique, ils appellent ça magique. Mais en réalité ce n'est pas de la magie, dans la terminologie de, de, euh, de Shara, ce n'est pas du shirk, même si c'est interdit en passant, okay, ce genre de tour, là, de ce pourquoi c'est interdit C'est haram, c'est pas shirk, mais c'est haram commun. Pourquoi? Pourquoi? Fitna tulinas, c'est une fitna pour les gens. C'est quoi l'impression que ça donne près de l'auditoire? C'est quoi l'impression que ça donne? Que tu as des pouvoirs qui sont supernaturels, comprenez? Même des pouvoirs quasiment divins. T'es pas un être humain normal. Comprenez Que toi, tu peux tu peux prendre, comme ils font, vous voyez ça à la télé, tout le monde a vu ça, prendre un être humain, le couper en deux, puis après ça, le faire tourner, je sais pas quoi, et qu'il revienne, il ressort, ok Là, il, des gens, ils peuvent... Mais, tu, tu, mais subhanallah, il y a des êtres humains, moi je l'ai vu à la télé. Il y, y a des gens, des humains qui sont capables de tuer quelqu'un, de le couper en deux, et de le remettre. Il y, y a rien qui lui arrive. Tu vois Alors ça, c'est une fitna pour digne des gens. Donc ça, c'est haram. Certainement haram. Mais est-ce que c'est du shirk s'il n'y a pas d'intervention de shayate, il n'y a pas de shirk comme les ulama, ils le mentionnent. Il euh, y avait une question Oui. C'est savoir comment quoi Mais on vient de parler de ça, t'as trouvé à l'extérieur. <rire> non, ok, on a dit qu'on n'apprend pas, les ulamains, ils disent que c'est interdit, même avec la bonne intention. Vous comprenez De un, c'est parce que back to back, de un mur vers, vers le prochain, ce n'est que des shirkiyat, ce n'est pas des pratiques normales. Des... Quelqu'un va dire, regardez, comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un va dire, je vais apprendre comment faire de la fraude. Parce que je veux me prévenir contre la fraude, je veux me protéger contre la fraude. Mais la fraude en tant que procédé, c'est des procédés qui sont quoi Mat Non, les, les, petits les, les petites étapes. C'est quoi C'est des étapes de la vie de tous les jours. Que okay je sais pas. Quelqu'un falsifie un document. Quelqu'un comment il falsifie un document Il va faire des photocopies ou il va scanner ou des trucs. Les, les, les petites actions en tant que telles, c'est pas des actions graves. C'est la constitution en tant que telle qui en fait quelque chose de grave. Mais le sihr, début jusqu'à la fin, c'est du truc du travail de Shayatin. Il y a rien de logique, il y a rien de rationnel. Ok? Certainement il mentionne que la simple exposition à ce genre de chose, ça te rend vulnérable, Shayatin, que tu deviens plus vulnérable à, à devenir maschur toi-même ou autre chose. Donc c'est wa la Tu n'entres même pas dans ce domaine. Comprenez. Non. En passant, excusez-moi. Il y a des gens qui ont dit, qui ont reconnu que ils ont reçu le mauvais œil. Ils ont reçu serp. Ils ont reçu avec des conséquences sérieuses qui s'étalent sur plusieurs années. Tout simplement parce qu'ils jouaient beaucoup à des jeux de serp. Vous savez, les jeux. Ils appellent les jeux de société. Il y en a qui sont des jeux de serp. Comprenez. Parce qu'ils jouaient beaucoup à ça, ils ont été pris par Ils ont en été touchés, affligés par ces riad billah zohd, parce que ça rend la personne quoi, vulnérable. Ça crée des ouvertures ici. C'est le disque, c'est le monde des Shayatine. C'est pas ton monde à toi. C'est pas le monde que toi tu contrôles. C'est leur terrain de jeu. Vous comprenez? Non. Euh, oui. Non, non. Non. Shayatine. Regarde. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le prophète sallallahu alaihi a oui. dit à propos des Shayatine? On les trouve où N'am, entre autres. OK, est-ce que c'est bien en islam de passer beaucoup de temps dans les endroits de najas Non. Pourquoi Parce que tu'ashu fiha shayatin, tu'ashu fiha shayatin. C'est des endroits de présence de shayatin. Le prophète sallallahu alayhi wasallam mentionné dans plusieurs hadiths, il y a plusieurs hadiths qui indiquent que là où on sait qu'il y a beaucoup de shayatin, même de gens, pas seulement des êtres humains. Il faut pas être présent. Pas parce qu'on a peur de eux comme les gens du djihadisme, on n'a pas peur de djihad, de shayatin, mais c'est juste que leur influence elle est plus forte dans ce genre de d'endroits là, et c'est leur terrain de jeu surtout encore une fois dans et dans des trucs comme ça et des des des films d'horreur et ainsi de suite. Ok, ça prend la personne. Quelqu'un va me dire mais comment? Je veux savoir comment. Ni moi ni vous ne connaissez parce que ça c'est des choses de l'âme spirituelle. min amri rabbi ma min illa La dynamique de l'âme, nous on la comprend pas, c'est Allah Azza wa qui la connaît subhanahu wa Ta'ala. Donc on connaît la dynamique de la dynamique du corps, exposer le corps à du à du à du froid, sans le rend plus vulnérable, on va tomber malade, Mais exposer le cœur et l'œil et l'oreille à Shayatin et au discours de shayatine comment ça va fonctionner on ne sait pas mais on sait que de par le shara que voilà la conséquence possible <coughs> l'influence de deux types les ulama ils disent le shah il peut avoir une influence réelle haqiqi عَلَى بَدَلِ الْإِنْسَانِ وَعَقْلِهِ وقاو... وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْدِهِ Donc, le seher peut avoir une influence réelle, un impact réel sur la personne. Vous comprenez, c'est quoi l'impact réel sur la personne Allah Azza wa Jalla nous le mentionne, par exemple, dans le surat Al-Baqara. Diviser, séparer l'homme de sa femme. Seher, il peut séparer un homme de, de sa femme. Vous comprenez de séparer. Donc ça, c'est l'impact qui est direct. Et ça, c'est le sikh qui a été rejeté par les Mu'tazila. Mu'tazila, ils disent il n'a pas de haqiqa, il n'a pas de, de, de vérité, le sikh. Il croit seulement en la deuxième forme de sikh, qui est quoi Le sikh illusoire. Le sikh illusoire. « Ta'firuhu wahmiyun ala nadaril ayni bihaithu yara almaschur ashay'a al ala khilafi ma huwa. » La différence, c'est que cette deuxième forme de serre, elle ne change pas la réalité des choses. Il n'y a rien qui a changé dans le dans le monde matériel. Mais qu'est-ce qu'elle affecte Elle affecte ma perception des choses. Ça crée une illusion dans, dans mes yeux, dans mon imaginaire, dans mon, ce que je suis en train d'imaginer, de percevoir du monde, que il y a quelque chose qui a qui a changé. Comprenez Je perçois que cette salle là la salle ici, elle est renversée. Le toit c'est la terre et la terre c'est le toit, rien qui a changé. Je vais vous demander vous avez rien qui arrive. Mais qu'est-ce qui m'arrive à moi Peut-être que je suis mashour et là je suis en train de percevoir, c'est une illusion, et ça c'est mentionné dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Les magiciens sahara de Pharaon, que leur euh, leur can, ainsi que leur hibal Les câbles, Moussa, alayhis-salam, ils ont créé ce... Quoi Cette illusion, ce tachil que c'est comme si euh, c'est devenu hayya. Pardon C'est des serpents. C'est comme si des serpents ou autre chose. Oui Pour les sons en, dans, dans, dans, dans quel sens Oui, tout à fait. Donc oui, la personne pourrait avoir l'illusion d'entendre des sons dans le mur ou autre chose alors que c'est pas vrai. Ou ça peut être des sons réels, c'est des djinns. Ok Shayatim de al-djinns qui pourraient faire du sang. Donc tout ça, c'est possible là. Ce que les gens appellent maison hantée. C'est quoi une maison hantée hmm Enfin, une maison avec... Ça a eu certaines réalités, ok Donc, une maison hantée, parfois, c'est vrai. c'est pas comme ils montrent ça dans les films, ainsi de suite. Mais, oui, le, les ulama, ils disent, lorsque il y a, mettons, une maison ou autre chose qui n'est pas habité, comme on a dit tout à l'heure, la maison dans laquelle il y a pas de dhikr d'Allah, ainsi de suite, les shayatins trouver, peuvent trouver ça comme un, comme un refuge, et à la langue, ils vont prendre ça comme acquis que ça, c'est leur maison à eux. Comprenez Oui Première forme, c'est réel. Sihr qui est réel. C'est un changement réel dans les choses. Quelqu'un qui est maschour et que, comme on l'a mentionné, il a très mal au pied. Ça lui fait très mal. C'est pas une illusion. C'est vraiment, il a vraiment mal. Vous comprenez euh, Maschour et ses yeux commencent à comment dire ça Twitch. C'est... Euh ouais, ça... Exactement. Les yeux qui clignent de façon, euh, de façon fréquente, ok, comme ça. Je donne des exemples. Je dis pas que ça c'est à cause de cernes. Okay? Je dis pas que c'est votre. <rire> Mais ça peut exister. Ça peut être une forme de cerne. Quelqu'un il dit, il va chez le médecin. Si de suite on essaie, on, est, on, on vérifie, on cherche, tout va bien. Mais c'est juste. Donc ça c'est réel. Tout le monde le voit. Tout le monde. Qu'est-ce qui arrive à ton, à ton œil Ça c'est chronique, c'est un. Ici c'est une influence qui est réel, ça a changé une réalité dans le monde matériel. Ou deuxième niveau, c'est c'est il illusoire. y a rien qui a changé, mais le masrur lui, il il voit des choses un peu différemment. Il a il n'est pas sûr. Il a et ça c'est arrivé même au prophète ﷺ, comme elle dit lorsqu'il a été euh, lorsqu'il a été Euh, testé par le sihr comme dans Sahih al-Bukhari suhrira hatta alayhi salatu wa sallam hatta innahu la yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alushay wa ma yaf'aluhu lorsqu euh, lorsqu lorsqu lorsque quelqu'un lui a fait sihr alayhi salatu wa sallam avant que Dibriil alayhi salatu wa sallam ne lui enlève le sihr et lui fasse le prophète a dit, a ilayhi Il avait parfois l'illusion d'avoir fait des choses alors qu'il les a pas faits comprenez Et là les ulama ils disaient, parce que ça c'est une choubha, il y a même certains, okay, certains ulama plus contemporains qui ont rejeté le hadith du sihr du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non c'est impossible, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse être maschour, ok on peut pas, c'est Allah sallallahu wa sallam, il le protège ainsi de suite. Les ulama ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son sihr, on a mention, de un c'était sihr illusoire, celui qui est moindre que le premier. C'est arrivé même pour Moussa Alayhi Salam, il était prophète et c'est arrivé pour lui, comme on a mentionné ici. Donc il y a pas, c'est pas contraire à Nubuwwat ici. C'est une, une épreuve dans l'Arzou, c'est un test d'Allah Subhanahu wa Taala que les Shayatin te font du mal et de deux que ça ne touche pas le domaine de la transmission du message. Parce que les hadiths sont clairs, ça décrit qu'est-ce qui est arrivé. C'était dans sa relation entre lui et ses épouses. Dans sa vie personnelle, parfois, il avait l'air de. C'est comme s'il pensait avoir fait quelque chose alors qu'il l'a pas fait. Vous comprenez. Tu penses, tu penses. Je pense que cette bouteille là, j'ai bu toute la bouteille parce que je pense. Je pense qu'elle est pleine ou oh non. Elle est pleine. Elle est vide. Je suis comme un certain ici. Donc ça, c'est une illusion que les Shayatin vont vont engendrer ici pour pour en quelque sorte distraire la personne ou bien la mettre la mettre en doute. Et les ulémas ils disent as kafir, لأن ناقض من نواقض الإسلام. la magie, c'est ناقض من نواقض الإسلام. la magie, comme une fois la magie de Shayatin bien c'est l'un des annulateurs de l'islam la personne elle sort de l'islam et Sahir il est kafir à l'unanimité entre les ulémas, comme on a mentionné Sahir qui fait intervenir les shayatins unanimité entre les ulémas que ça c'est kafir et c'est parmi les pires formes de kufr pourquoi à cause du mal que ça crée pour les autres le Sahir ça crée extrêmement de mal c'est pour ça je sais que c'est pas politique okay entre parenthèses je suis en train d'encourager du de rien du tout C'est un fait historique, on le dit, mais les Sahaba, radiyallahu ta'ala, dans leur temps, ils tuaient le Sahaba, le tu, le, dans le temps de Sahaba, radiyallahu ta'ala, dans le temps de Omar, radiyallahu ta'ala, lorsque quelqu'un s'était prouvé que c'était un Sahaba, il l'a fait le Sahaba, les Sahaba, ils le tuaient, radiyallahu ta'ala, comme on l'a dit, fait historique. Oui. Lorsque quelqu'un fait le coffre, kofr akbar, c'est kofr akbar pour toujours, sauf si elle fait tawbad de ce coffre là Il revient pas. Même si elle continue à faire salat, la tanfa'uha salatouha. Salat ne vaut rien du tout. Vous comprenez Même si elle prie al-dahar, el 50 ans après. Sihar, c'est extrêmement grave. Comme on l'a dit. De un, c'est istia'ana bishayatin. Tu peux pas être... Euh... Les chayatines, regardez, les chayatines font affaire. Les chayatines font affaire avec personne qui n'est pas musulmane. Chayatines, pour qu'ils fassent business avec toi, tu dois faire le shirk. Vous comprenez, ça c'est certain. Donc, tu fais ta salete pour eux. Ils savent que tu as fait le shirk, tu as accepté certaines conditions de shirk ici. Ils sont corrects avec ça après le fait que tu fasses le la salat, la sadaqa, le soum autre chose de un et de deux comme on a dit le sir c'est un mal qui est grave que ça crée à d'autres personnes alors celui qui fait sir pour causer du mal à d'autres personnes Vous savez la punition que Allah il lui réserve la colère que il lui réserve parce que de un tu as fait du mal injustement à d'autres personnes Et de deux, le problème du seher, c'est quoi C'est que c'est une menace, c'est un mal qui est quoi Qui n'est pas matériel. Tu peux pas contrôler. Quelqu'un a commis un crime, il t'a fait du mal physique. Tu peux le trouver. Tu peux appeler la appeler la, la la la la police. Demander à je sais pas moi à ta tribu de t'aider dans d'autres sociétés. Tu peux te te prévenir, tu peux réclamer justice ou tu peux savoir c'est quoi la source au moins, parfois savoir qu'il y a quelqu'un qui te veut du mal et qui est derrière toi et tu sais c'est lui. Mais le Sihr, c'est invisible, c'est de l'invisible et la personne elle souffre et elle sait peut-être pas pourquoi elle souffre. Non, oui. donne une information par rapport à la personne comme vous venez de dire, qui a fait la de euh, et qu'on va voir euh, une personne un chef quelqu'un qui connaît Oui moi, si c'est vrai ou vrai. Parce que vous avez dit que, une parfois, une de les de gens Donc, Oui peuvent dire donner une information fausse comme dire cette personne qui a la sorcellerie, alors qu Non, voilà il faut faire attention à qui on demande de l'aide. À qui on demande, c'est pour ça on demande de l'aide dans ce genre de choses seulement à des personnes de confiance, qu'on qu fait confiance, à leur digne, qu'ils craignent Allah subhanahu wa taala, qu'ils ont certaines connaissances minimales de la religion, ils connaissent bien leur akida, leurs croyances. C'est pas nécessaire que ce soit un savant de l'islam, ok, mais quelqu'un qui connaît bien. Coran, connaître bien la Sunna du Prophète qui se tient aussi à la Sunna du Prophète ﷺ, qui connaisse la croyance le monothéisme et ainsi de suite de 1 et de deux, quelqu'un qui est un expert dans le domaine, un spécialiste, disons, je ne veux pas dire un expert, mais un spécialiste du domaine, ok Parce que ce genre de choses, ça demande un peu, ça demande un peu la pratique, l'expérience, ok Parce que ça, c'est des choses de la regarder, ça, c'est des choses de la vie de tous les jours. C'est comme Allez demander au shérif, à alim, lui demander des questions sur les criminels. Bien, pas n'importe quel alim qui peut vous donner les réponses sur les criminels. Comprenez, les fraudeurs et les voleurs. Il peut vous dire la fraude c'est haram en islam, etc. Mais il faut que ce soit un shérif qui quoi Comment je peux dire ça Regardez, un shérif. Je sais pas si ça existe beaucoup de nos jours, mais ça fait quelques années ça, ça existait beaucoup ça. Je sais pas, je suis, je suis pas à jour. Je dis pas oui ou non. Ça fait quelques décennies ça a existé, dans les années 80, 90. Allez demander à un sheikh, euh, connu dans des euh, dans des petits quartiers de New York comme ça, shérk imam masjid, ok? Il connaît bien les gangs et les vendeurs de drogue et comment est-ce qu'ils fonctionnent et ainsi de suite. C'est parce que c'est son quartier, c'est le, les problèmes auxquels il fait face à chaque, à chaque jour. Okay Donc, non seulement il sait que la drogue c'est haram, mais il sait bien comment le business de ce genre de choses de personnes fonctionne et il peut vous expliquer comment vous prévenir et vous éloigner de telles places et de telles personnes et de tel type de personnes et de telles pratiques et de tel type de voitures et ainsi de suite comprenez et si c'est la même chose c'est pas nécessairement tout celui qui est cheikh et qui connaît le Coran et ainsi de suite auquel vous pouvez aller demander des questions sur quoi et je pense que j'ai un sort voilà les symptômes ça prend quelqu'un qui a un minimum de de pratique d'expérience. Voilà Mais comme on a mentionné à condition la condition la plus importante c'est quoi c'est son deen. Quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et quelqu'un qui connaît le Qur'an et le sunnah du Prophète wa, comme ça la moindre des choses même lorsqu'il sait pas il vous dit je sais pas mais il va pas faire des bidars ou des choses il va pas aggraver la chance Quelqu'un qui meurt de ça est-ce qu'elle meurt, est qu meurt de martyre pas ma connaissance peut-être rien hadith Allah au alam la, okay, mais la moindre des choses c'est que cette personne là elle meurt opprimée elle meurt injustement et auprès d'Allah azzawajal et elle va réclamer son quessas au prix de subhanahu wa taala. Oui. J'ai pas compris. on a dit le sihr le sihr sur la terminologie sur laquelle on s'est stabilisé à la fin les ulama ils disent اصطلاحا le sihr c'est seulement ce qui implique chayatin ce qui n'implique pas chayatin c'est pas du sihr اصطلاحا même si les gens l'appellent magie OK fameuse potion magique comme ça quelqu'un il fait la potion magique OK comme ça avec euh, les cartes ça se rapproche c'est c'est habituellement c'est du truc de, de Shayatin ok mais juste avec l'aqarir l'aqarir des choses c'est presque du poison ok ça ça se rapproche du sens de sens de l'empoisonnement vous comprenez aqarir avec des produits ainsi de suite si la personne seulement elle connaît une recette magique quelque chose de quelque chose de chimique aqarir ou el adwi appellent ça en arabe encore une fois je peux pas donner des exemples précis parce que je ne connais pas ser je suis pas intéressé à connaître sihr. Mais je sais que ça se fait à travers des substances ou autre chose, à travers d'ukhan, des vapeurs des qui ont une odeur bien particulière, ainsi de suite. Si quelqu'un veut faire du mal à travers ça, ça c'est, les gens appellent ça de la magie, mais ce n'est pas du sehre au sens le shahre qui est shirk. Mais ça reste que c'est grave. C'est un péché majeur, mais ce n'est pas le shirk, vous comprenez Dès que quelqu'un entre à « بالشياطين parce qu'il a l'habitude de faire affaire avec les shayatines, ou bien il va répéter des choses qu'il ne comprend pas, des ruqa, ok, de ici. Parce qu'habituellement, ces formules spéciales, c'est quoi C'est des formules pour faire appel, pour prier les shayatines, même si lui ne les comprend pas. Mais on va lui dire, regarde, pour faire la magie, tu n'as qu'à répéter telle et telle et telle chose vingt fois, et après ça, tu dis telle chose, tu attends, et tu vas dire, et après ça... OK, tu vas on va voir tout à l'heure souffler dans des nœuds autre chose, ça c'est du sihr qui est shirk billahie azza wa jall. C'est bon Oui. Et la personne Elle la personne elle faisait du sihr. Elle a besoin de cette personne, pourquoi Ah, Taïb, ok, j'ai compris. Oui. <rire> Parce que vous avez vous avez dit tuteur, au début je pensais à tuteur dans les études, je me dis pourquoi. C'est quoi le rapport entre tuteur des études et la magie <rire> Taïb, normalement comme on l'a dit, tout celui qui a commis du coffre comme ça, du shirk clair, ok, c'est dans le domaine du shirk. Jusqu'à la preuve du contraire Jusqu'à la preuve du contraire Je peux pas vous donner maintenant une détaille, réponse détaillée Sur une personne particulière Parce que je sais pas de quelle forme de sihr de, de vous parlez exactement C'est vrai Non C'est bon Le professeur dit Celui qui apprend un sihr Ici le sihr de Encore une fois De shayateen Qui l'apprend Je vais m'intéresser un jour peut-être je vais pouvoir utiliser ça juste le simple fait de l'apprendre avec cette intention de l'utiliser un jour même si c'est pas tout de suite c'est du coffre parce que Allah subhanahu wa khalaq, que celui qui apprend le sihr, ici la même chose, les ayats sur les deux anges dans Sourat al-Baqarah, eh bien, il ne va rien avoir dans l'akhirah, il va perdre dans l'akhirah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi, il dit subhanahu wa ta'ala, dans le Qur'an et le Karim, on a déjà mentionné cette avant ça, les gens du livre Ahlul Kitab, que parmi eux, il y en a ceux qui croient en le djibt, ainsi que Al-Tagout, At-Tarout, alors c'est quoi? Al-Jibtu al tarout On avait promis qu'on va reparler de ça plus tard. Et eh bien, c'est le moment d'en parler. Allah subhanahu wa taala, il a parlé de eux, de ces gens-là. Il a dit: Oulah ikaladina la anhumullah, comme dans sourate Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que ça, c'est des gens qui sont, qui sont mousdis. Umar radhiyallahu taala anhu, il dit: Al-Jibtu, al-Sihr, al-Jibtu c'est la magie, c'est le sihr, la sorcellerie. al tarout c'est le Shaytan, c'est le Shaytan. Et donc ça c'est une euh, ça c'est une preuve encore une fois que c'est du coufr celui qui croit en le شيطان et qui croit en l'Égypte en la sorcellerie la magie Allah azza wa jal et la modi subhanahu wa ta'ala ulai ka alladhina la'anahum Allah comme dans sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa at-taghout ma tnous quoi le mot Uh, Al-Tarut, le sens de Al-Tarut, les ulema, ils ont dit كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع toute chose qui dépasse toute chose à travers laquelle un serviteur, un عبد, serviteur d'Allah il dépasse ses limites que ce soit معبود qu'on l'adore, qu'il devient adoré appelle quoi? un Tarut Quelqu'un qui demande aux gens de l'adorer directement, de le prier. Il dit « Moi, je suis le saint tel. J'ai des relations avec Dieu. Priez-moi. » Lui, on appelle quoi ?« Tarout » ou bien « Matbou'in » Quelqu'un qui est suivi. Suivi. « Prenez-moi comme modèle. Tout ce que je fais, faites la même chose comme moi. Je suis le meilleur exemple. » Et il dépasse ses limites. Ça, c'est « Tarout »« Ou quelqu'un d'obéir. » quelqu'un qui en obéit. Les gens vont lui obéir, mais il va, soit lui qui le demande, ou bien les gens vont lui accorder une obéissance qui est aveugle, qui est sans limite, qui dépasse les limites de L'être humain normal, obéir à son boss au travail pour, euh, je sais pas moi, ou obéir à tes parents autre chose. Quelqu'un qui demande une, un, un niveau très élevé d'obéissance qui dépasse l'obéissance qu'Allah a accordé entre humains. Quelqu'un qui obéit à quelqu'un d'autre, une euh, forme d'autorité ou autre chose. et eh bien, lui, c'est un tarout, comme il dit l'imam Ibn al-Qayyim. Pourquoi C'est parce que le mot tarout, dans la langue arabe, il vient du mot tara C'est quoi tara Депасе ла лимите. إِنَّ لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي أَلْجَارِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَ الْمَاءُ C'est quoi طَغَ الْمَاءُ lors du temps de nous, le déluge, lorsque l'eau, il a dépassé les limites. Déluge ici, limite normale de l'eau, طَغَ الْمَاءُ Comprenez? كَلَّا إِنَّا الْإِنسَانَ لَيَطْغَا الرَّأَهُ سْتَغْنَا L'être humain, Lorsqu'il se sent à l'aise et qu'il a la richesse et la force et la santé et tout, il a tendance à devenir quoi Para, il fait le torrien ici. Souvent dans la langue arabe, la langue arabe dans les discours ah religieux à l'extérieur de la religion, un parout aussi on va l'utiliser pour faire référence à un tyran, ok, un dirigeant qui est euh, qui est un fasciste ou un dictateur ou autre chose. Là j'ai ma propre théorie de la chose. Pas, ça ne fait pas partie du, du cours en tant que tel, mais parfois il y a des théories qui sortent. Ok, ce n'est pas dit ici, c'est juste ma théorie de la chose. En français, tyran. En anglais, tyrant. Ok. Tyran. Le T, le T plutôt, excusez-moi. En français et en anglais. Si on fait traduction arabe, si on fait de la translittération, le t, le t, il est utilisé pour ta, ainsi que pour a ta. Ok, il y a pas de ta en français. Donc, si on veut écrire le ta arabe en français, ça donne quoi hein? Un, un t. Tyrant, essayant un ta à l'origine. Ça donne quoi Tyrant. Est-ce que ça vous rappelle un certain tara »?« Tarout Oui ou non Non. Selon ma théorie des choses, origine arabe. Le mot tyran, tyrant, tyrannie, okay? tyrant, paroute. <rire> Pas compliqué de voir la relation entre les deux. Oui. <rire> non. Non. Suivi, obéi, ça se rapproche. Ok, c'est juste que suivi ici c'est pas par les ordres, suivi c'est par l'exemple. C'est comme par exemple les tawarites de certains soufis extrêmes, dans lesquels on va leur enseigner que tu dois être devant le shaykh comme le comme le défunt, quelqu'un qui est mort, Baina eday morasilihi entre les mains de celui qui te lave le ton corps lorsque tu vas mourir, on va tous mourir un jour, quelqu'un va lever va laver ton corps. Rassi. Vu que tu es mort, tu es sans âme, tu ne, tu ne, tu n'objectes à rien. La même chose, ils disent. Ces soufis là, certaines formes extrêmes de soufisme, ils disent, pose pas de questions à ton cher. Pour vous montrer ici, c'est pas, c'est pas juste au sens de, non non, c'est parce que ton cher, il connaît bien, il va t'apprendre, et tu juste sois un peu patient. Non, ok, parce que toujours les soufis, en passant, une, une histoire de laquelle les soufis aiment s'inspirer faussement bien sûr c'est l'histoire de Moussa et de Al Khadhr OK dans sourate Al Kahf Moussa Al Khadhr pour plusieurs raisons c'est pas le temps d'en parler mais parmi les choses c'est qu'ils disent regarde ici Khadhr il disait à Moussa Al ne pose pas de question ne pose pas de question ne pose pas de question ne pose pas de question alors ils disent la même chose ne pose pas de question mais eux c'est pas dans le sens de regarde oui parfois il y a quelqu'un qui en apprend de l'histoire de Moussa Al Salam adabul c'est vrai que Dans un certain sens, dans un contexte de ta'allum, d'apprentissage. Quelqu'un qui est débutant. On vient de faire, on fait toute une série ici de monothéisme, de tawhid. Quelqu'un arrive à la huitième séance, à la neuvième séance. Il dit, est-ce que je peux me joindre à vous Il s'assoit là-bas. Ça fait cinq minutes, on commence à parler. Il pose une question. Il dit, mais moi, je suis pas d'accord et j'ai pas compris. On va dire quoi Sois un peu patient parce que tu n'as pas... T'as pas suivi depuis le début. Attends, un peu patient, on va, on va te rappeler quelques bases. Ok, pas de problème ici. Donc, c'est normal que dans n'importe quelle séance, l'ilm... Non, les soufis c'est autre chose. C'est pas moi qui le dis. C'est dans leurs livres là de tabakat et d'histoire et de biographies des soufis et ainsi de suite. C'est dans quel sens ici Ils disent parfois quelqu'un, ils appellent ça, l'mouride. Al Al-mourid, c'est l'étudiant, quelque sorte, l'élève et le sheikh. Sheikh, c'est sheikh tarikatul walī. Donc Parfois, l'étudiant m'oublie. Il a dit :« Si vous savez, cher, je, je l'ai vu en train de faire des choses vraiment graves, des péchés majeurs et tout. » Te dire, tais-toi, pose pas de questions. Il faut que tu sois entre les mains de du Cher comme le le mort. Vous comprenez Ça veut dire ce qu'il fait. il dire Ça, c'est mon exemple. Ça, c'est mon exemple. Suivez-moi. » Ça, c'est quoi Ça, c'est un parout. Parce qu'il a brisé les limites, ici, les frontières. Je peux permettre de tout. Je suis le modèle à suivre. Vous comprenez Ou parout, c'est metbu ou Quelqu'un qui demande une obéissance absolue. Ou à qui on accorde une obéissance, quoi Absolue. Qui dit que lorsque moi je dis... Comme c'est l'exemple à travers l'histoire, ok, et à, en la, la psychologie de nos jours s'intéresse beaucoup à ce genre de comportement humain, mais la psychologie par contre occidentale n'a pas la aqida ici, n'a pas l'aspect aqida qui contient entre autres la quoi la solution à ça, la question de l'obéissance à l'autorité. Il y a des études qui ont été faites, ok, parce que ne euh, veut pas qu'on sorte trop du sujet, mais Il y a des études qui ont été faites sur la question... Il y a des gens qui se sont intéressés après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui se sont intéressés au crimes des nazis. Ils ont dit comment est-ce que des soldats, qui sont des êtres humains, juste normaux, qui, ça fait quelques mois, juste avant la guerre, étaient juste des citoyens normaux, qui vivaient comme tout le monde, c'était des êtres humains qui souriaient à leurs voisins et tout, comment est-ce que soudainement, ils deviennent des machines de, de massacres Okay? et qui vont faire du n'importe quoi, qui sont prêts à brûler des gens, qui sont prêts... Alors, c'est quoi ce changement de psychologie-là Vous comprenez Et là, ils ont fait des études sur l'autorité, l'obéissance à l'autorité, « obedience to authority ». Il y a une étude qui a été faite quelques années, donc ça fait, je pense, 20 ans ou autre chose, et ça fait euh, une dizaine d'années, Il y a une chaîne française, je me rappelle plus c'est quoi le nom de la chaîne, et la vidéo même elle est sur internet, bon ça fait longtemps que je l'ai vue, la vidéo elle est sur internet, il y a une chaîne de télé française connue, je pense c'est France 2 ou autre chose, ils ont retranscrit cette même expérience, juste pour, devant les caméras, devant les gens, ils ont fait ça comme un jeu, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit... Vous savez les émissions de jeux comme ça, il y a des gens ils font ils vont gagner quelque chose à la fin. OK, il y a un public, 300 personnes qui regardent comme ça à la télé, ils applaudissent et les gens ils regardent l'auditoire à la maison et tout. Donc là, ils ont dit le jeu aujourd'hui, c'est que on a un scientifique qui va être aux commande et vous êtes sous la caméra et tout et tout. On a un scientifique qui va être en commande qui a un micro qui est dans notre salle. Et vous, vous allez entrer dans un laboratoire scientifique. On va vous demander de suivre certaines instructions. Okay? Et lui, c'est le scientifique et il y a le public. Okay? La personne, elle sait qu'elle est filmée, qu'elle est... Qu est... Ben, là, on va commencer à dire, ok, ça c'est l'objet au fait. Donc, on a mettant trois personnes, ça c'est l'objet de notre, de notre expérience aujourd'hui. Ça, le défi de la journée. Bon, ça commence avec des choses aléatoires, pas du tout importantes. Mais là, ça commence, ça commence, ça commence. Puis après ça, ok. Maintenant, vous allez lui mettre un casque sur sa tête, vous allez mettre un casque sur ta tête, etc. Venez avec nous. Vous allez vous asseoir. Et là, tu es en 2010, quelque chose. Ok, c'est un être humain de 2010 en Europe qui sait, qui est sous les caméras, qui est venu pour le fun et pour gagner de l'argent. Ok, donc c'est l'être humain humaniste, rationnel typique comment le présente occidental. Là. La personne va s'asseoir aux commandes et le scientifique, il me dit « Ok, donc la prochaine étape, bien sûr, il y a plusieurs étapes qu'on a fait comme ça pour t'entraîner te, pour dans ça. Là, okay, la, ce que tu vas faire, ce que lui, il porte, okay, c'est euh, un casque qui va générer un choc électrique, un voltage électrique. Okay? » Donc, ne t'en fais pas, il a accepté, donc il a déjà signé, le, donc c'est lui qui, c'est par consentement, il est conscient de ce qui va se passer ainsi de suite. Donc, ça va commencer avec une petite charge de 3 volts, ok Fais la charge, fais la charge, ok. je pris ça, ok Feedback, ok. Le scientifique nous dit de l'autre côté qu'il faut augmenter un peu plus la charge. Et la note, c'est un acteur, ok Celui qui porte le casque. Donc, bien sûr, il y a tous les effets spéciaux et tout, mais là, on fait croire à celui qui contrôle la manette, on lui fait croire que l'autre, maintenant, il souffre. Il le voit crier et tout, ok Et là, la réaction de la majorité des personnes qui ont le contrôle de la manette, c'était quoi C'est un défi, ça devient cool Et même les gens dans l'auditoire, ils applaudissent, okay, ils veulent... et parce que personne ne sait, à part les acteurs qui se ce qui est le monsieur qui est au laboratoire, et bien sûr les personnes, les metteurs en scène, et ainsi de suite. Vous comprenez Après ça, ça fait beaucoup de débats, cette émission. Comment est-ce que... Et ça, ils ont fait monter les charges, là. C'est comme, ok, on va ajouter encore plus de voltage. Et l'autre, il crie dans la chambre, il dit, arrêtez, s'il vous plaît, l'acteur. Et eux, ils disent, ok, est-ce que vous êtes... Est-ce que vraiment, vous allez quitter le jeu Vous êtes certain Parce qu'il y en a qui disaient « je ne sais pas ce que je devrais faire ». Est-ce que vous êtes certain Vous voulez quitter le jeu Vous voulez, vous voulez laisser, laisser tomber Et là, ils ont ok, je vais continuer le jeu ». Vous comprenez vous voyez ici Donc là, c'est exactement la même expérience qui a été faite auparavant par un scientifique en laboratoire. C'est n'est pas dans une émission, mais là, cette émission, je pense c'était en France 2, comme j'ai mentionné, ils ont profité de l'avancée des médias ici pour en faire une émission, pour retranscrire la même expérience et voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce qu'on réalise C'est quoi la conclusion, selon vous, scientifique, de cette expérience Que l'être humain, il est très ouvert à l'obéissance, à l'autorité. Tant qu'on lui prouve que c'est une autorité, il va pas faire ça dehors à n'importe qui va lui dire prends ça et fais le voltage à mon ami il va le faire mais là pourquoi de 1 c'est France 2 c'est une émission ils savent ce qu'ils font donc si France 2 est prête à électrifier des gens pourquoi pas de 2 il y a un scientifique dans notre chambre c'est un chercheur si c'est la science qui dit de le faire pourquoi ne pas le faire comprenez la psychologie elle s'arrête là Mais elle ne va pas plus loin. Là, quand on fait intervenir l'aqidah, l'aqidah, c'est quoi C'est la question de l'obéissance, ici. L'aqidah tawhid, Allah Azza wa L'islam, la soumission, c'est quoi C'est la limite de l'obéissance. C'est ça, l'islam. Ça définit la limite de l'obéissance. On obéit à qui On n'obéit plus quand. Comprenez Ça, c'est l'obéissance absolue. C'est pas aux scientifique. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toute autre obéissance elle est soumise à ça si Allah a wa il dit ok tu peux obéir tu peux obéir si Allah a wa il dit tu ne peux plus obéir alors cette source d'autorité là elle devient quoi par route soit parce qu'on lui a accordé ce caractère là sacré d'obéissance ou bien parce que lui il l'a réclamé il a réclamé un droit à l'obéissance qui dépasse ses limites c'est clair non fikum barakallah وَلَقَدْ عَلِيمُوا لَمَنِشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Donc ça, on l'a déjà mentionné. Certains ulama, en passant, aussi, ils ont dit... At-Tawarit ici ou bien At-Tarout, ça parle de el ok, les divins, les voyants ainsi de suite. Mais il n'y a pas de contradiction. Les ulémaïdis, Adam Ibn Tafsir, Bil Mithal, chaque mufassir, chaque alim, chaque compagnon, il a expliqué par des exemples, ok. Tout ça, ça rentre dans le mot At-Tarout ainsi que dans le concept de El-Jibt. Dans le hadith authentique de Abu Huraira, "An Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam" a dit. اجتنبوا السبع الموبقات قال دي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم افيت لي 7 بيشي كابيتو Ils ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هي هذه السبع بيش قال دي علي الصلاه والسلام الشرك بالله لو بوليتهيزم السحر لا ماجي او بيان لا سورسيلري وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق توي لام que Allah azza wa jall il a rendu euh, qu'il a rendu protégé subhanahu wa ta'ala ça veut dire tuer quelqu'un injustement et aklur riba manger riba l'usure akl mal al yatim manger l'argent et les biens de de l'orphelin de al après ça at tawalli yawm zah c'est se détourner de fuir la guerre lorsque les musulmans lorsque l'armée des musulmans est en confrontation si un soldat il va juste fuir par peur et eh bien ça c'est parmi les péchés majeurs waqd ful muhsanati an et faire le qadf le qadf ça veut dire ici euh, accuser faussement une femme qui est chaste l'accuser dans sa chasteté l'accuser de zina et de choses qui sont haram que ça c'est parmi les les péchés qui sont qui sont majeurs yadan billah subhanahu wa ta'ala plus c'est les péchés les péchés qui sont capitaux ici as-sab' al-mubiqat donc là le prophète sallalahu alayhi c'est pas les seuls péchés majeurs qui existent mais là il a mentionné sept parmi d'autres dans ce hadith là on va pas entrer dans les détails pourquoi ce qu'il a mentionné seulement ces 7 et ainsi de suite on n'a pas le temps on va se concentrer sur notre notre thème de at-tawhid donc ash ici le prophète sallam, il a cité que le sihr fait partie des péchés Capito. Non. Oui Si quelqu'un amène... Il faut juste clarifier et dire à la personne que, que ça c'est du kofor billahi subhanahu wa ta'ala et c'est de de shirku dallah subhanahu wa ta'ala не, est-ce que le mm -hmm. je ne sais pas Allah alim faut que je vérifie plus particulièrement c'est quoi les procédures okay, qui est utiliser c'est quoi la réalité de la chose Allah alim je, je vérifie inshallah je vais vous rappeler la réponse Euh, passons maintenant couvrant certaines formes de sehar brièvement, si on a le temps pour aujourd'hui. Euh, donc parmi les formes de sehar qui existent, je vais pas certaines je vais pas les écrire nécessairement qui okay, en arabe ici sur le tableau ou bien sur nos, sur notre sur notre fichier parce que certaines ne sont pas nécessairement importantes à connaître par le nom arabe jusqu'à comprendre c'est quoi. C'est quoi cette pratique-là de « al-iyafa » Donc pourquoi est-ce que c'est important ici de connaître le, certaines formes de sihr Au moins certaines, au moins leur, les connaître par leur impact, pas par le procédé qui est utilisé derrière. C'est pour ne pas être leurré. Parce que parfois, encore une fois, l'être humain peut être leurré par ce qui est super naturel, quelque chose qui n'est pas normal. On va penser, cette personne-là, elle a des pouvoirs qui sont sont super naturels, vous comprenez Donc là, soit que quelqu'un il ne connaît pas Allah Azzawajal, il va commettre Chirque en pensant que lui c'est un partenaire avec Allah billah. ou bien quelqu'un qui connaît l'Islam, qui croit l'Islam, et encore une fois, comme on a mentionné, les Soufis, certaines formes de Soufis, encore une fois, euh, ils vont utiliser ce genre de point-là pour faire la promotion de « Al-Khuraafat » du n'importe quoi Et des choses qui sont contraires à la religion d'Allah Azza wa Jal sous la fameuse bannière de Karanatul Awliya. C'est des Awliya. Okay? C'est des... C'est un wali d'Allah. Regarde ce qu'il est capable de faire. Pourquoi C'est parce que c'est un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez me dire, Inshallah, quand c'est le temps de faire un Maghrib. Okay? C'est déjà le taïb. Inshallah, Azza wa Jal, on fait un Maghrib. Après ça, on va continuer, Inshallah. Sallallahu wa sallam wa barakahi anabina Muhammad wa ala aliyah wa sahbihi ajma'i. Ay wa sallam, wa ala rasulillah sallallahu inshallah on reprend avec le euh, peu de contenu qui nous reste pour aujourd'hui subhanahu wa ta'ala Donc comme on a dit les soufis ils se basent ils se fondent souvent sur le concept de qara mat al ou c'est quoi ces fameuses karamets ou l'Aulia? C'est que Allah Azawajal, on y croit, c'est vrai, ça c'est dans la Sunna que Allah Subhanahu wa Taala, il peut accorder à certaines personnes pieuses quelque chose de spécial, un événement un peu particulier dans leur vie qui sort de la norme. C'est pas le moment maintenant de parler de c'est quoi la différence entre le karamat et le mu'adizat. Je pense qu'on a déjà parlé de ça dans d'autres cours. Par contre, les soufis ils exagèrent pour Euh, donner l'impression que tel c'est un wali parce qu'il peut faire des choses exceptionnelles. Je vous donne un exemple. Des pratiques connues jusqu'à aujourd'hui dans plusieurs pays arabes et ainsi de suite. C'est des charlatans qu'on va appeler des aulias. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont prendre le feu, le mettre dans leur bouche. Du feu. On peut mettre du feu à l'intérieur de de sa bouche. Il peut prendre une épée, par exemple. Ou bien un couteau ou autre chose. Le mettre dans le feu de sorte à ce que ça devient très très chaud. Et le mettre à l'intérieur de sa peau. Et le faire sortir. Et là les gens ils vont dire. Allah, Allah, Allah. Okay? Ça c'est un wali. Ou bien prendre des verres comme ça. Glace. Okay? Verre brisé. Verre brisé. Le mettre par terre. Et, ou des, euh, comment, des clous ou autre chose. Et va marcher pieds nus. Et là les gens ils vont dire. Allah, Allah, Allah. Ok c'est un, un wali. Alors ça c'est deux choses, soit que c'est quelqu'un qui est en train de prendre un certain risque, qui a certaines techniques pour réduire le mal en tant que tel, et qui veut encore une fois risquer et se faire du mal pour qu'on le considère comme quelqu'un de spécial, de wali ou autre chose, ou à... Une étape plus extrême, c'est quelqu'un qui est aidé par les est okay, protégé par les shayatin. Les shayatin peuvent protéger quelqu'un du feu dans sa bouche comme ça. Mais si Allah Azza wa il veut, c'est pour ça que ça arrive à certains parmi eux de se faire brûler comme ça, comme un accident auquel il s'attendait pas idha shaa Allah subhanahu wa taala si Allah azawajal il veut même la protection de Shaytani ne va pas le le protéger ok et là par hasard entre guillemets il s'attendait pas à ça et il se fait il se fait brûler ou bien la fameuse aussi ceux qui volent dans les airs c'était connu ça dans le temps il y a de cela plusieurs siècles c'est pour ça al-ibara la phrase très connue de l Imam chef il a une formule très connue citation très connue de Imam chef il dit Iza ra'aytum ar-rajula yamshi 'ala al-ma' wa hawa si vous voyez un homme qui marche sur l'eau et qui vole dans les airs, fala taghtarru bihi naswa'i qalou gharr par lui hatta ta'ridu aqwalahu 'ala al-Qur'an wa as avant de comparer ses paroles au Qur'an et à la, à la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa vous comprenez? Alors et ça ce que Imam Shafi il a dit, sa fille, il y a de cela plusieurs siècles, c'est plus que vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu n'as qu'à aller sur expédia pour et, payer un peu d'argent pour pouvoir voler dans les airs. Tu vas t'acheter un billet d'avion, voler dans les airs. Tu pas nécessairement un wali d'Allah, parce que tu voles dans les airs, vous comprenez Donc, oui, quelqu'un peut voler dans les airs comme ça, et les gens vont voir, oh, « regarde, il, il est parti un peu, il est parti dans, vous comprenez Il est parti dix mètres dans l'air. » qui peut faire ça c'est Walid Allahouzd c'est les shayatin qui le portent shayatin de al jin qui, qui le porte par contre c'est important de connaître certains des impacts, des effets de al sihr pas de les procédés de al sihr juste pour ne pas être leurré. hatta qu'il y a une explication derrière qu'il y a un phénomène qui s'appelle al sihr et autre chose par exemple al-iyafa c'est quoi al-iyafa cette pratique de l'iyafa comme on dit c'est pas important de d'écrire le nom et de le retenir juste de comprendre que dans le temps de al-jahiliya c'est une forme d'augure bien particulière ils allaient chez quelqu'un un augure donc un, comme un, chez les chrétiens ils ont un augure qui est un prêtre spécial dans, dans l'augure spécialisé dans ça Chez les Arabes, ils avaient el kahin la même chose ici, quelqu'un qui est un divin ou autre chose. Il va faire quoi Il va dire, rassemblez-vous tout le monde. Est-ce qu'on fait la guerre ou on fait pas la guerre Rassemblez-vous tout le monde, il va prendre un pigeon, il l'envoie dans les airs. S'il va vers la droite, il s'appelle le Yamin. Yamin, c'est le Yom, Baraka, la droite. Bénédiction, ça veut dire, on y va, c'est la bonne décision. S'il va vers une autre direction, non, non, non, il ne faut pas prendre cette décision. Vous comprenez Pourquoi est-ce que les ulama, ils disent ça, ça a un lien avec le sihr Pourquoi ils disent que c'est un effet, ici, qui est quoi Qui est subtil, discret sur la conscience de la personne, sur notre processus décisionnel. Je voulais partir en voyage, mais pour une raison pour une autre, je n'ai vraiment plus le goût d'y aller. Pourquoi Parce que l'oiseau est allé vers la droite. Et pourquoi Comment est-ce qu'un un, un oiseau qui va vers la droite Comment est-ce que ça m'affecte Je suis pas capable d'expliquer. Vous comprenez mais là les shayateen, ils ont joué sur ma conscience en me faisant peur parce que le l'oiseau a pris ou bien le pigeon a pris, a pris une direction qui est qui est différente. Euh, Attarq, Attarq, c'est quoi Attarq C'est هو وضع طرق في الأرض à que c'est des lignes qu'il traçait encore une fois d'une façon ou d'une autre, ils vont tracer des lignes comme ça dans le sable ok, et après ça il va dire ok, regarde les lignes, elles ont pris telle tendance ou telle autre tendance alors il faut aller vers telle ou vers telle autre direction, et ça encore une fois c'est une forme de kihana, de divination qui est interdite dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va juste essayer d'avancer et prendre toutes les questions à la fin okay? juste pour essayer de couvrir ce qui nous restait Si possible, sinon ça va être pour la prochaine fois, incha'Allah. Ok, il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa dans le Sahih Muslim, il a dit, alayhi sallallahu ou bien quelqu'un, a dit au prophète, sallallahu alayhi Il dit à parmi nous qui font ce c'est tracé dans le sable. Alors qu'est-ce qu'il a dit, alayhi sallallahu hadith authentique, il dit min al مِنَ الْأَنْبِيَ فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَكُ أو فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَكُ Il y avait l'un des prophètes qui faisait le khat, qui faisait qui tracait. Alors, si quelqu'un est capable de tracer comme lui, vous comprenez? Mais là, les ulama, ils ont répondu à ça. Ils ont, ça, ça c'est quoi? Ce c'est pas de logure ici qui est relié à shayatin ou bien à la superstition. Nabi, c'est un prophète d'Allah, Azza wa Jalla, que Allah, subhanahu wa ta'ala, Il lui a accordé quoi, la connaissance d'une méthode bien particulière de tracer dans le sable qui lui indiquait où est-ce que la bonne décision se trouvait. De un, c'est un Nabi. Un Nabi n'agit pas par les shayatim, il agit par le wahid, Allah Azza wa Et Allah subhanahu wa il a distingué certains prophètes comme alayhi a.s. par des pouvoirs exceptionnels que si ça venait de quelqu'un d'autre, que les prophètes, on va dire, ça c'est sihr ou shayatin ou autre chose, vous comprenez Et de deux, il y a personne qui peut maîtriser cette science comme ce prophète. Donc, prophète Sarasim, lorsqu'il a dit que oui, il y avait un prophète qui le faisait, c'est n'est pas pour dire que les autres, on va s'essayer de faire comme ce prophète, parce qu'on n'a pas de moyens pour vérifier qui peut faire le khat comme le prophète entend en tant que tel la piara aussi ça fait partie de sorci on va en parler plus tard inchallah c'est l'augure au sens le plus le plus général OK l'augure de par le chat noir ou le chat blanc que tu rencontres à la sortie de chez toi ou je sais pas quoi tout ça c'est des formes encore une fois qui rentrent dans une catégorie plus générale de magie de sorcier pourquoi Parce que c'est utilisé par les magiciens. De un, c'est des méthodes utilisées par les magiciens. Le magicien va te dire, ok, peut-être il va te dire, je sais pas si exactement comme ça, et je veux pas le savoir encore une fois. Mais mettons, il va te dire, sors de mon bureau, my office. Ici, ils auraient un bureau probablement. Sors de mon bureau, ok, fais trois tours et regarde c'est quoi le premier animal que tu vas rencontrer. Mettons. Donc, c'est de l'augure ici qui est utilisé comme outil pour faire de la sorcellerie ou bien pour faire de la, de la magie. On va parler de Tendim plus tard, Inch'Allah, c'est quoi Tendim ici Tendim, c'est un mot important parce que Tendim, ça vient de Nudum. Nudum, c'est les astres, c'est les, les étoiles, les astres et ainsi de suite. Donc, Tendim, c'est l'astrologie, ok La science de prédire l'avenir en se basant sur une étude des astres on a déjà parlé de ça dans d'autres cours au début de cette série de at-tawhid et on va en parler plus tard inchallah wa subhanahu wa ta'ala 'aqd al wa an-nafath fiha al-'uqad c'est quoi al c'est les nœuds Allah عز وجل parle de ça dans sourate al-falq qul bi rabb al-falq min sharri ghasiqin idha waqab les nœuds c'est comme des nefes dans les nœuds les magiciens qui font nefes nefes soufflé avec un peu de façon un peu humide ici ou bien c'est plutôt soufflé c'est pas ça l'autre c'est ya ya mais dans dans les nœuds OK encore une fois les détails Allah mais les magiciens ils ont cette technique là qui prennent des nœuds Ils vont souffler à l'intérieur pour faire des uqad, pour faire de la maghrébine bilâ azad. Je suis la question à la fin, okay? va Oui, oui allez-y. Oui. Al-iyaf, iyaf, Al c'est tout à fait au début, c'est la question de attair, ok? Laissez un pigeon voler dans les airs et s'il va à droite, c'est la bonne décision. s'il ne va pas à droite, euh, on n'y va pas. Donc l'astrologie fait partie aussi de as-sihr qui est interdit qui fait partie de shirk. billahi subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi an-namima. OK? C'est quoi an-namima? C'est quoi an-namima? on arrive, on y arrive. Mais c'est quoi, c'est quoi namima Je vais t'expliquer pourquoi les ulama, ils font entrer ça dans la catégorie de seher indirect, seher majazan C'est pas le seher qui est shirk. Okay? C'est pas le seher qui est shirk. On parle pas de ça. Certains ulama, euh, certaines, certaines traductions disent kalomnie, okay? mais Si on cherche la traduction de calomnie, ça ne correspond pas vraiment à le Ok? Il y a une autre traduction qui se rapproche plus, mais qui est problématique avec ce qu'on connaît dans cette culture, c'est C'est le fait de colporter, ok Mais si les colporteurs, ils font le marketing, ils font pas de la Donc, c'est quoi la un La mime, c'est simple. C'est celui qui fait, qui porte de l'information, des paroles de lui vers lui. Tu sais qu'est-ce que lui m'a dit à propos de toi la semaine dernière Il a dit telle chose. Mais les mauvaises. « Beqas din ifsan » Pour créer le mal. Vous comprenez Tu sais qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que... Euh, Il veut, il veut pas vraiment te parler de tout son projet ainsi de suite mais il pense à faire euh... et moi je vais aller chez lui dire ce que toi tu as dit c'est tu sais, qu qu'est-ce que lui il m'a dit ainsi de suite an-namima قصد pourquoi est-ce que les ulama ils parlent de de son danger lorsqu'ils parlent de sihr OK il dit ça a le même effet de sihr pourquoi, pourquoi? parce que le sihr Allah عز وجل dit dans le Coran Karim yufariquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi ça sépare entre un homme et entre une femme et an-namima ça sépare entre entre les gens c'est pour ça que ça fait partie des péchés majeurs c'est pas kofre bien sûr c'est pas shirk mais c'est un péché très grave c'est parmi les péchés majeurs et c'est pour ça que les ulama ils nous rappellent le danger de namima lorsqu'ils parlent de de sihr et comme ils disent certains des ulama قال احد العلماء si la parole que je cherche que je cherchais ici Yahya ibn Kathir il dit yufsidu an-namamu fi sa'atin ma la yufsidu as il dit celui qui fait la namima les dégâts qu'il peut créer en, une, en un seul moment ça dépasse les les dégâts de la de la magie de, du sorcier en en un mois Vous comprenez tellement la namima ici elle est grave c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il la interdit subhanahu wa ta'ala aussi les ulama il nous, euh, ils, ils nous rappelle ici le concept de al-bayan al-bayan le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit inna min al-bayan sihran que le bayan peut être du sihr certaines formes de bayan c'est du sihr c'est quoi le bayan c'est l'éloquence savoir comment s'exprimer de façon très Éloquente, très avancée, très distinguée. Pourquoi Est-ce que c'est du sihr Qu'allahu houla. Soit le sikh, c'est un sihr au sens positif. Ça veut dire, c'est pas le prophète sallallahu alaihi Il ne fait pas référence à quelque chose de mal. Okay, comme Omar ibn Abdu'l Aziz, rahimahullah. J'ai pas le temps ici de mentionner toute la citation. On va juste essayer de résumer l'essentiel, inshaAllah, subhanahu wa taala. Mi ibn Abdul Aziz, رحمه الله, il a nommé certaine forme de poésie, sihrul halal", le sihr qui est halal". Okay? donc la poésie qui encourage le bien, l'éloquence mais dans le bien, ça c'est Parce que c'est quoi C'est quoi l'effet de l'éloquence De la haute éloquence C'est quoi son effet Le même le même contenu, le même message qui arrive de quelqu'un qui est plate, Ça va faire les gens dormir. Le même message lorsqu'il vient de quelqu'un qui est extrêmement éloquent, ça peut faire sauter des gens de leur chaise. Ça peut changer, faire les, les mener vers des décisions majeures dans leur vie. Une révolution dans sa vie maintenant, tout de suite, dans les instants qui suivent, vous comprenez Donc c'est pour ça que le Bayan, il peut faire partie de, de As-Sihar. Comment est-ce que les gens changent de religion Comment est-ce que les gens... Entre du kuffar vers l'Islam et comment est-ce que les gens sortent de l'Islam vers le ce vent c'est par quoi? Par la langue, la langue. ok? Et aujourd'hui on connaît ce bayan qui est séhr, qui est extrêmement séhr, qui s'appelle quoi? Aujourd'hui, s'appelle les médias, ok? Parce que là ça dépasse le simple, la simple éloquence, c'est de l'éloquence mais qui a ajouté à quoi? Le mensonge, mais plus encore, plus, plus, plus, ça dépasse de loin. Là, on lui ajoute les couleurs et les effets spéciaux et le maquillage et le son et la musique et la rapidité et la fréquence et la psychologie derrière. Et ce n'est pas une personne qui parle, c'est une industrie qui travaille et qui réfléchit et qui fait des études et qui programme et qui, et qui, et qui, et qui, et qui ok Donc là, c'est puissant comme séhr, c'est puissant, ça, c'est de la magie qui est puissante. Alors les ulama ils disent, Mahmoudun, l'éloquence qui est utilisée pour faire valoir la vérité, eh bien, les bonnes dans la religion dans l'arzodel. L'éloquence qui est faite pour faire valoir le faux, pour trahir les gens, pour euh, mener les gens vers le faux, pour les, comment on peut dire ça, pour les, d'avais euh, le mot mais je viens de le perdre. Ouais. Afwan? pour les corrompre mais aussi pour les euh, pour les égarer, pour les influencer, pour les distraire, pour les tromper en quelque sorte, les confondre, OK Que ça c'est sihrun, ça c'est ça ça ça rejoint la première forme de magie de sihr ici qui est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa comme dans les hadiths du prophète qui nous parle de ça et le point commun entre ça et entre l'autre sehre c'est quoi le sehre qu'on a mentionné tout à l'heure de, de shayatine et ainsi de suite surtout celui de l'illusion, rappelez-vous l'illusion, qu'est-ce qu'elle fait le sehre de l'illusion qu'est-ce qu'il fait euh, dis, dis, distor, dis, la distorsion la distorsion des vérités des réalités, Vous comprenez Tout comme le séhr, on a dit illusoire, il peut te faire voir les choses autrement que ce que ce que c'est en réalité. Le séhr ici de l'éloquence, de l'bayan, si il est basé sur la tromperie et sur le mensonge, qu'est-ce qu'il fait auprès des gens C'est quoi l'effet Qu'il fait Valoir. Les choses de façon, encore une fois, c'est une distorsion des faits, de la réalité des faits. Les gens vont être convaincus par ce qui n'existe pas en réalité. Comme vous le connaissez très très bien, bien sûr, je n'ai pas d'exemple à vous donner de ça. On le vit à chaque jour de notre vie. De, de nos jours, tu Il dit le prophète sallalahu dans le hadith authentique man iqtabasa shuebatan min an nujum faqad iqtabasa shuebatan min as celui qui apprend un peu de de l'astrologie alors il a appris de il a appris de la magie zad ma zad le plus qu'il apprend le plus qu'il a appris de la magie okay, donc là le prophète wa sallam, clairement il a indiqué que l'astrologie fait partie de la magie Euh, dans le hadith de nasaï ça c'est un hadith qui est faible sur euh, donc mm -hmm. les nœuds, pas important de le mentionner parce que c'est déjà dans le Coran, on ne va pas mentionner un hadith qui est faible dans ce cas-là euh, encore une fois mm -hmm. dans Sahih Muslim, on a parlé de le prophète sallallahu, il dit devrais-je vous parler de Al-Adhu, al ça vient et dans une narration Al-Ida al, al c'est ce qui parle ce qui euh, excusez-moi ce qui coupe ce qui distingue deux personnes ce qui sépare en deux parties alors il a dit Salah, de devrait je vous indique c'est quoi c'est namima. parce que comme on dit la namima, elle peut diviser entre les gens elle crée la division entre eux entre les gens et c'est pour ça que c'est grave dans la religion dans la subhanahu wa Euh, pour finir, en shà ici encore une fois avec la question de al bayan. Euh, les uléma ils disent pour ce qui est de l'éloquence, al bayan L'éloquence en tant que telle n'est ni bonne ni ni mauvaise. On regarde c'est quoi son intention, c'est quoi sa finalité, c'est quoi son effet. Regardez. Donc l'éloquence qui mène vers le bien, vers le hâq. C'est une éloquence qu'Allah, Azza wa il aime. Ta'a. L'éloquence qui mène vers le bâtil, vers le faux, vers l'injustice, vers la tromperie, la fraude, eh bien ça c'est une forme de quoi De sehre, de Shayatin. C'est une forme de sehre ici qui s'assimile aux pratiques de Shayatin. C'est parce que les Shayatin, ce qu'ils font, c'est ça au en fait. Les Shayatin, comment est-ce qu'ils égarent Iblis, comment est-ce qu'il a égaré Euh, les êtres humains, la majorité des êtres humains, comment ce que Iblis, il a poussé Adam a vers le péché. Vous savez quoi L'éloquence, l'illusion, okay. Modifier haka echo les faits, modifier les réalités que cet arbre là, c'est pas, c'est juste un arbre qui mène vers quoi L'éternité. Donc, ce n'est Donc c'est pas quelque chose qui est nocif. Donc c'est la promotion du mal. Donc ça c'est ça c'est la fonction de Sheerdeen. Euh, avant de charler Abdel terminer avec les questions, euh, je me suis rappelé de l'expérience. On a parlé tout à l'heure l'expérience sur l'autorité. Si vous voulez lire sur internet, vous êtes intéressé, faire des petites recherches. Charler encore une fois l expérience en psychologie très connue qui s'appelle l'expérience de Milgram. Milgram comme ça. Milgram experience. Ok, ça c'est l'expérience sur l'autorité. C'est bon cette -là. expérience là. L'expérience c'est une, une expérience intéressante à lire ok parce que c'est c'est encore une fois relié à la question ici de l'obéissance de Antara qui est une question centrale dans la religion dans la zone et dans unde est-ce qu'il y avait des questions oui c'est Mazmum, ça veut dire c'est le contraire de Mahmoud. Mahmoud, c'est bien. Mazmum, c'est pas bon. Oui. <t 'en français> la yumdahou wa la yudham. <t 'en> ok. Dans Syrah, on a parlé comment est-ce que les mouchlikins, ils appelaient le prophète ça s'appelle <t 'en> Moudhamm. Ils l'insultaient, l'appelaient Moudhamm parce qu'ils voulaient pas l'appeler Muhammad. Donc le mot si le Mohamed donne Hamdun son contraire c'est quoi? Mzmun donc Mahmoud Mzmmun oui oui Très très bonne question. Taïe pour les pièces de monnaie pile ou face. Ok donc pile ou face encore une fois. Si c'est pour prendre une décision, ça veut dire avoir un sentiment. Je sais pas quoi faire. Alors de ce fait, je vais faire pile ou face. Ok. Là, ça rentre dans l'augure. Si c'est dans le sens d'un tirage au sort, cara ici parce que il y a deux personnes qui ont euh, On va pas dire des chances. Mais une justification égale d'avoir... Alors, il reste... Euh, comment est-ce qu'on peut dire ça, là? Il y a sept salles qui doivent être utilisées aujourd'hui par l'un des deux groupes. Il y a deux groupes qui veulent utiliser la salle. Il y a une seule salle. Il y a seulement un groupe. C'est certain qu'il y a un groupe qui va revenir à la maison. Et les deux veulent... Vraiment la salle, il y a personne qui veut négocier, les deux veulent prendre la salle, il y a une erreur administrative et on ne peut pas trancher, on ne peut pas dire injustement c'est toi qui dois revenir chez toi, ni l'autre chez toi qui doit revenir chez toi, comprenez Les deux c'est un cours de mathématiques ou je ne sais pas quoi, donc il n'y a, a pas un filtre ici qui serait juste, quelque chose, une façon d'appliquer une justice. Parce que les deux sont exactement la même chose, puis on doit trancher. C'est toi ou c'est toi. Alors là, les ulama, dans ce cas-là, ils n'ont pas de problème à faire quoi, Des... quelque chose au hasard, que ce soit pile ou face ou autre chose, sans qu'il y ait de aqida ici, de croyance que ce qui va sortir, c'est la vérité. Vous comprenez que c'est une... quelque chose de sacré. Non. On le fait juste parce que c'est quelque chose de neutre et les deux, on doit accepter que ce qui va se passer, eh bien... قدر الله عز وجل اني وافك dans l'histoire de Younus alayhi salam fa saha ma fa kana min almudhhadin dans le bateau c est... donc le tirage au sort les ulama ils disent il y a pas de problème dans ce sens mais le tirage au sort lorsque je dois décider dans ma vie pour savoir le bien il est où ou le faux le mal il est où OK ou que je m'attache au sort final Ce qui va sortir, je vais m'attacher, je vais dire non, ça c'est une vérité, c'est ça l'hakî que maintenant j'ai peur de faire autre chose. C'est ça qui rentre ici dans, quoi dans, ashshirk, parce que c'est craindre autre que Allah subhanahu wa taala ou accorder un caractère sacré à une chose qui n'a pas de caractère sacré dans la religion, dans la rasool. Oui c'est et ça va personnalité et ça ok si vous parlez des tests de personnalité des tests de personnalité qui sont même parfois des qui viennent avec des certifications, tu payes de l'argent pour avoir un test de personnalité certifié, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas du shirk, okay? ça ne veut pas dire que c'est vrai ou c'est pertinent ou c'est important, ça c'est autre chose, mais pas, ça rentre pas dans ça, okay? parce que ça, c'est habituellement, c'est basé sur des théories de psychologie introvert, extrovert. Donc là, on va prendre comme des paramètres. On va assumer. Il y a des recherches qui ont été faites. Et eux, ils sont arrivés. Vous pouvez ne pas être d'accord avec leurs conclusions. C'est autre chose. Mais ils sont arrivés à des conclusions que celui qui est introvert, il a tendance à faire ça dans sa vie et ça et ça et ça et ça celui qui est le contraire et la tendance donc là c'est comme on a mis tout ça dans un tableau on accorde des points ou autre chose chacun a, il a plusieurs groupes qui ont développé leurs propres tests donc là c'est pas ça rien à voir avec ça parce que ça a un caractère scientifique même si ça peut être vrai ça peut être faux ça c'est autre chose mais ça a une réflexion derrière c'est pas c'est ça n'a rien de superstitieux de superstitieux vous comprenez non <rire> Dernière question là. On en a mentionné 6 ou sept noms ici, mais c'est pas, c'est pas tout. Ok, c'est juste quelques formes qui sont, qui sont mentionnées dans les textes. C'est pour ça on les a mentionnés parce qu'il y a des hadiths là-dessus, comme le hadith du prophète sallallahu alaihi wasallam. In al wa tarqa wa tiyara min al » Je pense on n'a pas mentionné ce hadith, mais encore une fois il dit alayhi s-salam que al le pigeon qu'on laisse aller, ou bien al tarq si les tracés qu'on fait dans le sable, ou bien al-tiyara en général augure. Ok. J'ai un mauvais présage les jeudis ou les mardis ou le vendredi 13, des trucs, que tout ça, s'il dit, alayhi sallatou salam, mina al ça fait partie de al et on a dit que le jibt c'est quelque chose que certains ulama, ils ont dit, c'est al-shaytan, rinnatu al-shaytan, certains ulama, ils disent, c'est le sang du shaytan, c'est comme une inspiration du shaytan, certains ulama, ils disent, c'est le sihr, mais ça se rapproche, c'est dans le sens, le sens commun oui <rire> dans, dans quel sens j'ai déjà entendu parler de ça mais je sais pas dans quel sens et c'est c'est c'est utilisé dans dans dans quel, dans quel sens exactement? Euh donner l'exemple dans je touche ça arrive. Si quelque chose arrivait, elle te met une mise en situation qu'elle te dit, euh, si quelque chose arrivait, je touche du bois, genre comme genre, char... c'est comme une manière de. Audo bila. Genre là, ça va pas arriver, genre c'est comme <rire> ça. <rire> Exactement, c'est Audo Oui, mais le, le lien qui est fait ici, pourquoi je touche du bois Pourquoi C'est quoi le lien historiquement C'est quoi le lien avec le bois C'est ça ce que j'essaie de comprendre. Je sais pas pourquoi le bois spécifique là. Oui. Moi, j ai, j ai bon famille, là, non. Là, ou, là, non. Dit, bon, si, exemple, demain, tout, vois, oui. <rire> <rire> <rire> non. Comme comme nous ce qu'on dit as'aloullah al'afiyah, qu'Allah oui, okay. OK. Donc c'est oui, je connais l'expression en anglais knock on wood. C'est certain que ça ça va pas dans le mot, dans le dans le bon sens, ça c'est certain que okay? c'est pas c'est pas quelque chose qui a l'air quelque chose de correct selon la aqida de l'islam. Par contre, je serais intéressé à connaître un peu plus de détails, inchallah. Donc pour la prochaine séance, si quelqu'un inchallah peut s'intéresser nous faire une petite recherche sur l'historique sur de knock on wood de bien toucher toucher du bois, c'est quoi l'historique, c'est quoi la croyance qui est derrière, inchallah, comme ça ça va nous servir plus ben inilla azaw. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين